AIDS Classique, en ce vendredi 2 novembre 2012, je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les six prochaines heures. Cette semaine, j'ai une avalanche de nouveautés pour vous, une avalanche dans laquelle vous retrouverez les derniers opus de Neil Young, Donald Fagan, Motorhead, Gravedigger, Therian, Bison BC ainsi que les deux derniers projets musicaux du guitariste Steve Hackett. Dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous présenter un groupe anglais des années 60 du nom de The Creation. Et en plus de tout ça, je vais vous faire tourner une f a c e complète d'un album v é n é u classique paru il y a exactement 35 ans cette semaine, soit Rock'n'Roll Machine. du trio canadien Triumph. Et je vais, bien sûr, vous parler du concert de Epica qui avait lieu cette semaine à Montréal. Évidemment, dans la prochaine heure, l'historien de c e s Fou, Monsieur Simon f i t z b a y sera là pour vous présenter les fantastiques éphémérides du rock du 29 octobre. au 4 novembre, et cela pour le plus grand plaisir, encore une fois, des férus d'histoire. Et question de débuter en force et de se mettre tout de suite dans le bain pour les éphémérides. On va écouter une pièce、euh, des wings un peu obscure. Time to hide. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station d'événements de Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM. On est Carney and Wings avec une chanson quelque peu obscure chantée par le guitariste Danny Lane Time to Hide qu'on retrouve sur l'album Wings a t the Speed of Sound de 1976. Ça, c'était à l'origine parce que la version qu'on a entendue, c'est la version spectacle du disque、uh, Wings Over America.、Uh, e t、uh, c'était l'anniversaire、uh, de Danny Lane、uh, cette semaine. Effect -ce pas? Effectivement, celui-ci、uh, célébrait ses 68 ans puisqu'il est né le 29 octobre 1944.、Uh, Donc,、euh, il était guitariste de Wings et également, d e s Moody Blues. Oui, c'est ça. Mais il est très,、euh, mais il n'est pas du tout actif, depuis,、euh, son départ des Wings. C'est ça, exactement,、euh, ouais. Et ça fait presque 30 ans. Ah, de...、oh, ça fait 30 ans. Ah, oui, ça、hein. fait 30 ans. <rire> et puis, ça retrait e jeune. Oui. <rire> Vous avez reconnu sa voix, bien sûr. Il s'agit bel et bien de M. Simon Fitzbé, a l'authentique, le véritable historien de ses fous, puisque c'est maintenant l'heure de passer à ceci. Les éphémérides. C'est au son de ce Big Bang initial que nous faisons maintenant un retour dans le temps sur la fascinante, absolument fantastique histoire du Rock. Dis-nous, Simon, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire dans la semaine du 22? Au 28 octobre. Des occurrences toujours très 22, intéressantes. Du 29. du 29, oui, effectivement. <rire> au 4 novembre.、Euh, des, des occurrences des, toujours des plus intéressantes, bien sûr, dans l'histoire du rock. Et nous continuons cette journée du 29, du 29 octobre en 1963, cette fois-ci, alors que les Holies débutent une, leur première session d'enregistrement à vie.、Mm -hmm. Le Groupe qui a quand、fois. même duré une dizaine d'années.、Ouais, oui,、oh, oui, quand même. Qui、euh, a connu un certain succès, un、mm -hmm. succès respectable. En 1967, Pink Floyd a fait une apparition remarquée au American Bandstand de Dick Clark. Effectivement, Alors que la chanson é t a i t en poste synchro, s i d Barrett n'a pas ouvert la bouche. <rire> ah oui. J'ai jamais vu ça. J'aimerais bien voir.、Ouais, ouais, oui, oui, oui. J'ai vu un extrait l'autre、ah、fois.、Oui? Il, il fixe la caméra. Il joue, il joue <rire> sa guitare un peu tout croche. Il a l'air, i vraiment, l e s gens qui, qui n'étaient pas au courant、oui. de, de cette pratique, eh bien, ils ont vu la supercherie. Oui, et, tout à fait. J'ai déjà vu、euh, Roger Waters en entrevue qui disait,、euh, Euh, il faisait l'idiot, là. Il n'était pas encore、euh, perturbé. Non, non,、là. non, c'est ça.、Euh, il aimait ça s'amuser aussi、ouais. avec,、euh, avec l'image du ouais, groupe ouais. et son image à lui. Avec les euh, conventions. Euh, exactement, euh, ouais, ouais. exactement. Ouais. En、oh, 1971, cette fois-ci, c'est le décès de Dwayne Allman dans un accident d e motocyclette. Oui. C'est vraiment très triste. Oui, il suivait、euh, un camion de trop près. Oui.、Mm -hmm. l s'est écrasé sur le camion.、Oui. Euh, de façon、euh, tout à fait、euh, incroyable, l'année la, suivante, c'est le bassiste de Allman Brothers Band qui est mort de la même façon et、mm -hmm. euh, à peu près au même endroit. Oui, c'est ce qui est vraiment incroyable. i、oui, l n'avait pas eu le sort, lui. Non, non, non, non, exactement. e、euh, et euh, depuis, depuis ce temps-là aussi, on a renommé Euh, la portion d'autoroute、euh, sur laquelle a l m o n est décédé, la Dwayne a l m o n Autoroute h r o t h e r w a y C'est ça, oui. Donc,、euh, depuis, depuis ce temps-là,、euh, ça a été r e n o v é Ce qui est un, peu, est un peu macabre, mais en même temps,、oui. bon, c'est intéressant. C'est un personnage quand même. l a l m o n Brothers Band, c'est un gros groupe、euh, mmh, en Géorgie.、Mmh. En、euh. ah, 1973, cette fois-ci, c'est l'album Quadrophania des Who qui est certifié disque d'or. Ah, oui. Excellent album. Oui, très, très bon disque. On va en passer un extrait. Et,、euh, d'ailleurs, je rappelle que les ou seront s en spectacle, C'est le 20. Le 20 novembre, c'est un mardi,、mm -hmm. e、euh, mm -hmm. t ils vont jouer k u a l o Finia en entier, comme ils l'avaient fait,、euh, lors du dernier passage du groupe、ouais. à Montréal. Ouais. Et, ouais. et là, c'est sûr que ça va être le dernier, dernier, dernier passage des You. J'en ai p n s e pas qu'ils vont revenir、ah, jamais. ça m'étonnerait, o、ouais. u i <rire> D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que tu as,、euh, e s t c e que est-ce que t'es, t'es un fan de l'émission Les Francs Tira à Télé-Québec? Non, pas du non, tout. tout. C'est ce que je r é s u m a i s Euh, j'ai, ça m'a donné de l'écouter cette,、euh, la semaine dernière, de regarder et,、euh, on, il montait r des extraits parce qu'il parlait de la culture et le Canada, e n fait, le gouvernement canadien,、mm -hmm. euh, il montrait des extraits de Stephen Harper qui chantait The Seeker des Who,、euh, sur scène. Stephen et... Harper qui、ouais. chante The Seeker.、Ouais. Et si je me trompe pas, là, et ça c'est vraiment, faudrait que je vérifie, mais je pense que、euh, c'était Pete t o w n s h e n d qui jouait avec lui sur scène. Ça, je, je doute vraiment. C'était un type qui ressemblait si c'était pas lui. Ah、oh, ouais? Ouais, a v e c la même guitare,、euh, la, la, la même face, c'est vraiment spécial.、Mm -hmm. On a、ah. du Jack Hammer aujourd'hui pour、ouais. nous accompagner dans、ouais. la trame. On a une、euh, de très、fond. très bonne trame de f o n d Très industrielle. Très très industrielle, effectivement. <rire> nous avons également en 1975 Joan Baez qui rejoint Bob Dylan dans sa Rolling Thunder Review. Oui, une tournée légendaire, n'est-ce pas?、Mm -hmm. Je suis pas sûr que c'était très bon musicalement, là, Non,、euh, mais à ce qui paraît, c'était aussi une ouais, bonne occasion de faire l'affaire. Oui, -ce oui, c'est ça. Il y avait beaucoup d'ébriété、oh, euh, oui. dans cette tournée. Vraiment. En 1977, cette fois-ci, c'est Meat Loaf qui lance Bat Out of Hell. Ah oui, oui, tu sais, c'est un autre exemple. J'ai appris ça cette semaine. C'est un autre, euh, euh, euh Partisan du Parti républicain, o m Oui,、Mick、oui,、Lof. ça ne me、oui. surprend même pas.、Oh, oui, il est allé <rire> appuyer solidement à Mitt Romney en Ohio. C'est drôle parce qu'on dit. Alors, c'est rien pour que tu l'aimes. Non, non, effectivement. <rire> mais Mitt Romney n'arrive pas hein, à s'entourer de musiciens de talent. C'est toujours、euh, Kid Rock,、euh, là, c'est、euh, Meat Loaf. Meat Loaf, oui. Musiciens,、euh, souvent, c'est des,、euh, des, des musiciens de country aussi. Oui, oui, exactement. Des pas à leur、ouais. public. Oui,、ouais. si. Euh, par la suite, en 1983, Pink Floyd établit un nouveau record en passant du, 4, du 491e、euh, semaine, oui, dans le top 200 des ventes du Billboard. Le record précédent appartenait à John Matus. Ah,、ouais. Évidemment. Et, et je pense, on l'a déjà dit,、euh, jamais Pink Floyd、euh, va être battu. Ce record ne sera absolument jamais battu. Je ah, non,、pense. effectivement, effectivement. Par la suite, en 1991, bien,、euh, toujours du côté de Pink Floyd, les trois membres de Pink Floyd sont blessés dans un accident de course au Mexique. David g i l m o u r subit,、euh, des coups à la tête, alors que Steve O'Rourke, qui se brise les jambes, Nick Mason, lui,、euh, continue la course. Oui.、Euh, c'était des amateurs de course. Ben,、ah ouais. ça a toujours été des amateurs de course, de voiture, les membres de Pink Floyd. Mm -hmm. Mm -hmm. Ce qui nous amène au 30 octobre. Ce qui nous amène effectivement au 30 octobre, et nous débutons en 1939 avec la naissance de Grace Slick, qui, e、euh, donc, elle est née le 30 octobre 1939, et elle célébrait donc ses 73 ans. Oui. Euh, cette semaine. Une femme absolument magnifique.、Mm -hmm. oui. Euh, oui, bien sûr.、Euh, qui est à la retraite quand même depuis,、euh, depuis longtemps. au、ouais, oh, euh, moins dix ans. Oui, oui, s a biographie, plus,、euh, Ça, elle l'écrit pas mal au moment où elle a p r i s sa retraite, et ça fait au moins 12 ans de ça.、Okay. Ben, à à, à l'âge respectable, vous l e n e z de rendre. C'est bien,、euh, oui, dit, c est c est bien mérité.、Oh oui. Euh, ça nous amène par la suite le, au 30 octobre 1970. Oui, alors que Jim Morrison est condamné à six mois de prison et 500 dollars d'amende pour avoir montré ses parties lors,、euh, lors, oui, d'un concert public. u n e accusation grandement exagérée par la p o l i c e qui,、euh, n'a jamais, en fait, n'a jamais pu servir. Ça s'entend. Non, parce, parce qu'il est décédé.、Euh, il é t a i t en appel au moment de, de, de son、ça. décès. Exactement.、Euh, mais sauf que ce, t t e histoire-là, o n'est vraiment pas sûr Euh, si c'est vrai.、Euh, non, non, parce q u il n'y a pas personne qui a réussi à, qui a de crédible qui a témoigné. Non, non, exactement.、Euh, qui avait vu les fameuses parties. <rire> c'est ça, c'est ça. On d Il t que...、Euh, i n'y a personne qui les a v u s On dit que、euh, Morrison aurait eu maille à partir avec un policier avant le, le spectacle et celui-ci aurait voulu remettre la monnaie de sa、ah, pièce en l'arrêtant. Ça, ça, et... ça arrivait souvent.、Ouais. Morrison était, avait beaucoup de problèmes, avec,、euh, de difficultés avec l'autorité. Exact. Par la suite, le 30 octobre 1977, euh, c'est la première d'un film que j'aimerais vraiment beaucoup voir, mais qui est difficile à trouver. Ça s'intitule Kiss Meets the Phantom of the、oh, Park.、Wow. Ça a été présenté à NBC.、Mm -hmm. Euh, film, euh, Ben, c'est seulement disponible、spéciale. en VHS,、euh, oui. Oui, oui, ben, c'est un, c'est un navet, c'est un incroyable navet. Moi, je, j é t a i s devant mon appareil de télévision, jeune enfant,、euh, ce soir-là, pour,、euh, regarder Kiss Me the Phantom. J'avais beaucoup aimé le film parce que, bon, t'es un enfant,、mm. hein, alors, euh, mm -hmm. euh, c é t a i t bon, mais c'est, je l'ai re -re regardé par la suite. Ma fille aime beaucoup ce film-là, Ah ouais? Kiss Me the Phantom. <rire>、euh, mais je l'ai regardé avec elle, mais c'est vraiment, c'est un navet. C'est, à oublier.、Euh, sauf, sauf que,、uh, il se relie,、really, e u、uh, racontait Son autobiographie, il a eu beaucoup de plaisir à tourner s o u i t e <rire> Moi, je pense que c'est le seul qui a retiré un. Ben, je dirais pas un bon souvenir, mais qui, qui a eu d u f f é r e n c e b e c'est parce que Ace、hey, est le seul à ne pas s'être pris au sérieux, ouais, tu sais. Et dire.、Euh, Écoute, quand tu joues dans un groupe de rock, t'es habillé comme un super-héros. <rire> tu peux pas te prendre au sérieux, là. Exactement. ça, ça a u c u n sens, là. Ah, e x a c t Il y a Simmons qui le fait, par contre. o u s i s、ouais, ça, c'est p très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, t r s t r è très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, t r u s très, très, très, très, très, très, très, très, t r i s t r a s t i è s très, très, très, t r è très, t r très, très, t r r è s très, r s très, t r s très, très, très, très, t s très, t r è très, très, t r o s très, t r s très, très, très, très, très, très, très, très, t r u s t r è e très, très, très, très, très, très, très, très, r t a i n s é r è s t r è t s Calcuit le, le plus élevé du groupe ouais, aussi. Oui, ça, <rire> ça me surprend même pas.、Euh, et ce qui nous amène par la suite en 1986, alors que les b e a s t i e Boys lancent License to Hill. Oui, c'est un album qui a eu.、Euh Oui, n impact assez significatif,、mm -hmm. sur le monde du rock et également beaucoup plus du hip、oui. hop, on s'entend.、Euh, mais ce qui était intéressant du côté des Beastie Boys, c'est qu'on utilisait des échantillonnages d'albums de Led Zeppelin, de Black Sabbath、mm -hmm. également pour,、euh, faire, faire cette musique-là. Ce qui était pas très, très tendance au milieu du rap. On utilisait beaucoup plus du R&B, du, du, soul,、euh, à l'époque et encore aujourd'hui pour faire le même genre d'expérience. Les Beastie Boys ont été dans les premiers vraiment.、Énormément. Oui, o u Ça a fait école. Ça a fait école, exactement. c qui nous amène par la suite à la nuit 1988, alors que k u r t Cobain brise sa première guitare sur scène. Il brisait des guitares cheap, lui a、ouais, u s Oui, oui, o c'était des guitares cheap. <rire> en effet,、euh, guitares de plastique,、ouais. même à la limite. puis ils pas des là, comme les who, Non, non, non, c'est ça. Mais il faut dire que les, les, les budgets, en tout cas en 88, le budget était moins,、euh, <rire> était moins gros.、Euh, mais c'est ce, tu sais, ce qui a fait croire à, aux adolescents de l'époque que k u r t Cobain et Nirvana étaient un groupe innovateur en brisant leurs instruments. s on découvre par la、oh, suite、ouais. que les Who le faisaient. Les musiciens, là, en fait, au ouais. moment, bien de m u s i C'est i n l o n f a i tout, au c'est constamment, il faut constamment informer et rappeler、mm -hmm. mm -hmm. aux nouvelles、mm -hmm. générations que souvent, il y, y a des jeunes musiciens qui vont arriver, ils vont penser qu'ils font de quoi, là, de nouveau, là. s a comme ça, ça casser leur guitare. Mais non, les, les enfants, on faisait ça 20, 25 <rire> Exactement. ans <là>. Exactement. <rire> Green Day aussi le, le faisait, d'ailleurs,、ouais. au début des années 90, et、mm -hmm. je trouvais ça aberrant. Je me disais,、hey, c'est l'affaire que Nirvana faisait. Et、ouais. par la suite, j'ai appris aussi. <rire> j é t a i s jeune. Oui, oui.、Ouais. Euh, et nous terminerons cette journée du 30, et, du 30 octobre, oui,、mm -hmm. en 1995, alors que David Bowie, Tom Donahue, Cladis Knight and the Pips, Pete Seeger, Jefferson Airplane, Little w i l l i e John Ping,、uh, Pink Floyd, oui, de c h e r y l e t Le Velvet Underground sont intronisés au Rock and Roll Hall of Fame. Ah oui, Le、oui. Velvet Underground.、Euh T'es i n t e r n i s é rapidement, eux. o u i o u i o u i Ça n'a pas pris de temps. C'est pas surprenant. <rire> pas du tout. <rire> eh bien, on va aller les écouter, le Velvet Underground. En fait, on ne va pas écouter le, le Velvet Underground. On va écouter Lou Reed, du Velvet、mm -hmm. Underground,、mm -hmm. qui interprète en spectacle un des classiques du Velvet Underground, la pièce White Light, White Heat.、Euh, C'est tiré de son album、The、New York City Man, album、euh, compilation. Bon discompilation q、oh, u、oui, e、oui. de Lou Reed, qui est paru en 2003. C'est ce qu'on écoute tout de suite. Vous êtes sur les ondes de la radio, c a m p u s La seule d i f f u s é e du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou. 89 FM. w h i t e y going down to my toes? Lord, have mercy, Twilight, h a do you feel slow? Why are you going down to my brain? Ooh,、oh, Don't you know it's gonna make me insane? w h i t e y going down to my toes? Lord, have mercy, Twilight, h a do you feel s h o w アイス・フリーレイ、セツリー・ソン・アバン・グリエス・ヒッツ・ライブ、キ 2006. アイス・アバンサン、アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・ア Yes, euh, The Velvet Underground interprété par Lou Reed et qu'on retrouve sur l'album compilation New York City Men qui elle, est allé s o r t i e en 2006. Vous êtes à l'émission r é c l a s s i q u en e compagnie de Monsieur Simon f i t z b y et moi-même, Alain Lefer, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on en est rendu aux éphémérides du 31 octobre. e f f e c t i v e m e n t cette journée d'Halloween. Oui, oui, journée d'Halloween. Est-ce qu'il y a des choses éperantes là-dedans? Oui, je <rire> vois Debbie Gibson là que ça y est. ハでしハ。 <rire> J'ai vu ça,、euh, justement, pour ça.、Euh, donc, et nous débuterons, par contre, en 1945, avec la naissance de Ross Ballard, chanteur d'Argent. Oui, chanteur d'Argent,、euh, homme très, spécu...、euh, très spectaculaire,、euh, c'est vraiment bête de scène, je、ouais. dirais. Et,、euh, on va entendre, bon, on va... non, on va pas entendre, je voulais pas, e s en passer une,、euh, finalement, je l'ai retiré, e、euh, parce que, euh, c'est un très grand compositeur,、euh, compositeur à succès,、euh, Ross Ballard.、Mm -hmm. il,、euh, a, a, a composé plein de trucs,、euh, archi connus, là, des、ouais. pièces que Kiss ont repris,、euh, même Rock You, là, de, e l i x c'est lui qui a composé、ah、ça. ouais? ouais c'est, un compositeur、euh, très talentueux qui a écrit pour euh, Santana, u h pas qu'un monde, oui, Rainbow, même. même, I Surrender, c'est, le Rainbow, c'est lui, hein. Ah, b i intéressant. Nous aurons par la suite, en 1968, la naissance,、euh, non pas la naissance, que dit, je mets plutôt l'arrivée de Linda、oui. Eastman, qui arrive en Angleterre pour aménager avec Paul McCartney. Oui, parce que là, la, la naissance, en soit, soit en 1968, <rire> elle, là, elle, elle, elle, serait très jeune. Oui. Là, pour Paul. Eh oui, oui. <rire> Quoi qu'ils aimaient être j e u n e puisque,、euh, c'est-à-dire sa, sa copine d'auparavant, u h d、euh, o n m é c h a p p e Ben, c'est, u h On, on parle d u i j'ai oublié son nom.、Euh, <rire> elle était plus jeune, un peu plus jeune que lui. Asher, Jane Asher. Jane Asher,、oui. voilà, elle était un petit peu plus jeune que, que Paul. Ouais, je crois. Pas, pas tellement. Pas de temps que deux, ça. Deux, trois ans. C'est、ouais. si、parce qu'il était jeune, lui aussi. Oui, oui en effet, en effet. Tu sais, admettons que lui avait 20 ans, mais elle, elle en avait 17. Oui, et、ouais. elle était.、Euh... Elle avait une carrière qui avait commencé tellement jeune qu'elle était a u s vieille que son âge. C'est une vedette enfant. Oui, c'est ça. Enfant vedette, oui, tout à fait. l a fait une bizarre à se concentrer avec le jackhammer comme ça. C'est pas difficile. Mais ça, c'est pas dans nos. Malheureusement, c'est hors de nos contrôles. C'est hors de notre contrôle, malheureusement. Ce qui nous amène par la suite à l'année 1970 avec le mariage de Michelle Phillips, des Mamas et des Papas, et de Dennis Hopper, un mariage qui dure seulement huit jours.、Oh, pas surpris. On a p r i s le temps de se décheler. <rire> <rire> en 1974, Led Zeppelin organise une grosse fête afin de célébrer le lancement de Swansong, leur propre label. Oui, tout à fait.、Euh... Euh, la diaplaine ce matin, justement,、euh, j'ai regardé,、mm -hmm. on a reçu à la station, euh, euh, le premier single, le premier extrait,、euh, de l'album à venir,、euh, qui sort, là, ce mois-ci,、mm -hmm. l a l b u m Celebration Day,、euh, mm -hmm. qui, e s t enregistré en spectacle il y a cinq ans à l'Arena O2 ouais, ouais.、Euh, de Londres et,、euh, ils nous ont envoyé un e vidéo aussi.、Ah. Euh, et,、euh, j'ai regardé ça, c'est vraiment très bien, c'est,、euh, ah, euh, même、euh, encore mieux que je pensais. Ah, mais c'est、ouais. intéressant, j'ai, a hâte de voir ça. Et la version de Cashmere, Très, très très très bonne,、euh, ah. je dirais en c o r e meilleure que celle que P.I.G. Plain avait fait、ah oui. en 1994,、ah, euh, parce qu'elle est plus près de, de, de, de, de l'original, je dirais,、euh, plus rock oui, aussi. Vous donnez une bonne raison peut-être de, de m'acheter un lecteur Blu-ray, question <rire> de voir ce concert-là à a h e t e r ce serait、ouais. mm -hmm. intéressant. Ouais, absolument. En 1988, cette fois-ci, Debbie Gibson tente de joindre les esprits de Sid Vicious et Liberace pendant une séance spiritiste. Ah, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça commode bien, hein, ces deux esprits-là, Sid Vicious et Liberace, <rire> là. Et Debbie là. Gibson. Oh, oui, <rire> <rire>、euh, quel, quel, quel beau melting pot.、Ah, c'est un p a u c'est un peu n'importe quoi, mais、oui, c'est、oui. bien sûr l'allou. <rire> Uh, 1992, ABC tient、euh, les Halloweeners à la maison le soir avec Halloween Jam at Universal Studios qui présente ACDC de Black Crows ainsi que Kazia Osborne、oui. et Slaughter,、mm -hmm, qui é t a i t m u s i c i e n invités. Et,、euh, nous terminons en 1998 avec le lancement de la tournée Psycho Sight Circus, oui, de Kiss,、euh, sous le thème de l'Halloween. Les Smashing Pumpkins étaient l'acte d'ouverture, bien sûr. En、ouais. ah, concept, les Smashing Pumpkins l'Halloween.、Ouais. C'est moins, c'est moins fun, ça, par exemple. Smashing Pumpkins, <rire> go pour Kiss, t e m h c'était un peu spécial.、Ouais. <rire> J'imagine les fans pur et durs de Kiss qui tombent, sur Smashing Pumpkins. Bah,、bon, ça a pas ça, avoir, hein, ça a pas dû avoir grand succès, non, hein, non, en effet. e、euh, t、euh, ce qu'il y avait de particulier à cette tournée-là, c'est qu'il y avait des écrans vidéo. On, on donnait des lunettes. J'y ai perdu, les、ah, lunettes, malheureusement. Euh, malheureusement. Euh, mais pour moi, ça avait pas marché. Je voyais、ah, pas les effets 3D. Ah, il y a des gens qui ont, qui ont plus de m a r q u e que d'autres. Moi aussi, des fois, ben, je les vois à la longue, mais、mm -hmm. j'ai du mal à m'adapter、ah、non, je, voyais, je voyais mes amis a u t o u r de moi. Waouh, waouh! Parce que, pendant cette année, ils faisaient pas exprès, Ils pointaient、mm -hmm. le doigt, Ils étaient、mm -hmm. waouh! Ben, Comme sur moi, la pochette. Je vois rien.、Euh... C'est comme sur la pochette de Monster. Oui, oui,、3D. du nouveau. Oui, c'est、ouais, ça. Ouais. Ouais. Ce qui nous amène、euh, cette fois-ci au 1er novembre donc,、euh, de cette,、euh, cette semaine, la, la journée de la Toussaint, si je ne me trompe pas. Oui,、euh, exactement. Ouverture、oui, du de mois des morts. C'est ça, le 31 octobre, c'est la veille de la Toussaint, de la f ê t des morts. Exactement.、Mm. Euh, ce qui nous amène donc à pour ouvrir cette journée en 1894 avec la première publication du Billboard Advertising qui allait plus tard être connu sous le nom simple de Billboard. Oui, je, je serais curieux de voir de, de quoi ça avait l'air、euh, le, le Billboard à cette époque-là. Je a Non, parce,、oui. parce que là, il n'y avait pas de disque. Non, c'est ça, ça devait il, pas se spécifier sur la peut musique. Peut-être des rouleaux de cire. Oui, c'est possible, mais ça devait être plus un genre de magazine commercial. On faisait de la、mm -hmm. publicité surtout et tranquillement, pas vite, ils ont connu une transformation qui s'est créée. Oui. Ça serait logique. Nous avons également en 1946 la naissance de Rick Gretsch, bassiste oui de Traffic et de Blind Faith également. Oui, tout à fait.、Euh, C'est quelqu'un qui est disparu pas mal、euh, mmh. de, de, de la, de la, la circulation. Oui, euh, euh, d è le de début des années 70.、Mmh, exactement. En 1962, cette fois-ci, c'est la naissance d'Anthony k y d i s des、euh, Red Hot Chili Peppers, qui célébrerait donc ses 50 ans,、euh, cette semaine. Oui, tout à fait. Donc,、euh, il commence à se faire tranquillement large. Oui, m i m e si il y a une vie, une vie assez rock en haut. Oui,、euh, vraiment, vraiment. J'ai lu sa biographie qui est sortie、euh, il y a Quelques années, là, et puis,、euh, o n est pas reposant. Ah, c'est <rire> pas évident. Et ce qui, qui est dommage, c'est que,、euh, autant ce groupe-là était, je dirais, avant-gardiste,、mm -hmm. en tout cas hors norme, là, à la fin des années 80, et s devenu un groupe de、ah, corporate rock、oh, euh, oui. et inintéressant. Il n'y a t plus rien d'intéressant à l a n n C'est ça, il a plus e n Ça, c'était un exemple d'un groupe qui a incroyablement mal vieilli. Ouais, ouais, ouais. En effet. Carrément. Par la suite, en 1962, il y a 50 ans, donc, tout juste après avoir lancé leur premier simple, les Beatles retournent au Star Club d a m b o u r g où ils ont fait leur arme pour, u、euh, donc, une r é s i de n c e plutôt de deux semaines,、ouais. euh, là, ils jouaient dans un plus beau club. Ils là, jouaient là, dans un、exemple. plus beau club, effectivement, que les premiers, euh, p u q u e le Star Club, de quoi était le, le, le, club le plus huppé, c'est le but de vraiment que tous les groupes voulaient, C'était、euh, un, un des, beaux clubs d a m b o u r g Exact. En 1963, eh bien, toujours, les Beatles, un an jour pour jour, débutent leur première tournée de l'Angleterre comme tête d'affiche. Oui. C'était、mm -hmm. eux qui, parce qu'on avait souvent des concerts, on pourrait dire croisés, de plusieurs a r t i s t e s Oui, ben, c'est ça, avec、euh, Roy Orbison, entre autres.、Mm -hmm. euh, oui. Et、euh, là, c'était vraiment eux qui, qui, qui étaient au-dessus pour la première、mm -hmm. fois. En 1964, ce sont les Beach Boys qui font leur première visite en Angleterre pour une tournée promotionnelle. Ça a quand même pris du temps aux Beach Boys. Ouais, ouais, Ben, c'est un groupe qui s'est établi d'abord. Ils ont vraiment été par étapes. Ça a été d'abord la Californie, après ça la côte ouest, après ça、mm -hmm. le, le Midwest, et par la suite, on a、euh, conquérit le restant des Amériques et on a essayé d'aller un peu partout. Premier、euh, 45 tours, c'est quelle année?、Euh, 1961.、Ouais, c'est ce que je ouais, pensais. i s、ouais, qui était s u r f i n Ouais, s u r f i n en 61. Ouais, très, très bonne pièce, ça, d'ailleurs. En 1964, le Dave Clark Five fait une apparition au Ed Sullivan Show.、Euh, il joue alors Glad Oliver ainsi euh, que. e、euh, d Sullivan, plutôt, dit、euh, deux, que contrairement au Rolling Stones, les membres du d c Five sont de bons et gentils garçons bien propres.、Euh, Est-ce qu'il a dit ça en ondes?、Euh, Peut-être pas dans ces mots-là,、euh, mais peut-être, ouais, j'imagine qu'il y a peut-être dit ça. Ben, c'est moche. Ouais, c'est assez moche pour les Stones, en effet. v o u d r a i t vérifier parce que. Mais de toute, toute façon, c'est ce, c est c est ce que, que les Stones voulaient. Ah、oh, oui, oh, oui, Nous autres, voulaient complètement se dissocier de toute cette image-là、oui. de, de gentil s garçon. s l'image sur laquelle、euh, Andrew l o g a Oldham, leur gérant,、euh, avait voulu donner.、Euh, les Beatles étaient de gentil s garçon. s Euh, alors, les Stones vont être de méchants garçons. Exactement.、Euh, sauf que dans la réalité,、euh, probablement que les Beatles étaient plus méchants garçons que les Stones. <rire> en effet, il y avait une historique beaucoup plus、euh, violente. C'était violent, vu, que, oui, que, absolument. C'était des durs à c u i r e les Beatles.、Mm -hmm, mm -hmm. euh, les Stones étaient、euh, des garçons de bonne famille. Ah, oui, oui exactement. Ce qui nous amène par la suite en 1968, alors que George Harrison lance Wonder Wall, Wonder Wall, Wonder Wall. Oui. Jouies, voilà, oui, voilà.、Oh, la, la musique du、sait. film Wonder Wall. Exactement.、Oui. e、euh, t il est le premier Beatles à lancer un album solo. a b s o、oui, l u m e n t C'était notre、oui. trame sonore.、Mm -hmm. ouais. Ça, c'est vraiment, par contre, là, ça, c'est pour les, les fanatiques des Beatles comme moi, là.、Oh, oui, c'est、euh, ça. Je l'ai e s u r t o u Le lis, public n'aimerait pas. Ah, non, non, non. Il faut pas acheter ça.、Euh, parce que, j a i déjà raconté, un de mes amis était rentré chez moi. J'étais en train d'écouter cet album-là,、mm -hmm. par、mm -hmm. hasard. Parce que ça faisait très très très longtemps je ne l'avais pas écouté, alors je me suis dit, bon, je vais écouter Wonder w a l l parce que je ne me rappelle pas de quoi ça en a l'air. Alors je l'écoute et lui il rentre dans la maison, il parle avec moi un peu et là il se dirige vers la table tournante, regarde ce qu'il joue. Il dit, mais c'est affreux. <rire> <rire> ah, c'était une période d'expigmentation. De, de, de, oui, c'est ça,、ouais. mais, mais c'est n'importe quoi. C'est brouillon. C est c est, non, c'est pas bon. Non, c'est pas très bon.、Euh, c'est un album d'ailleurs que, que de, je vous ai montré. De curiosité ouais, pour les fans, les, les inconditionnels, les Beatles. C'est ça, ça, exactement. Ce qui nous amène par la La pochette est, est intéressante, Oui, oui, très belle. Oui, je, je, je trouve、euh, particulière. C'est quelque chose. Elle、ah, a un、Rémi. charme, elle est attirante. Je, je, je vais vraiment essayer de mettre la main là-dessus, éventuellement.、Mm -hmm. c o i n t également, parce que j'ai, d'ailleurs, l'album,、oui, e l e c t r i c Sound, Electronic Sound de g e o、ouais. r g e h a r r i s o n que j'ai réussi à trouver,、ah, ouais? euh, ici, à une vente de bibliothèque, là. Il y, y avait le vinyle qui était là, sur、ah, l'étiquette、hey, Zapple. c'est、ouais, quand même assez rare. Sur a p p l e e s n u r a p p l e Donc, j'aimerais ç a a v o i r Wonder ça, Wall, pour me compléter. Wonder Wall est tôt, meilleur que、oh, qu Electronic, ça, ça Sound, euh, Electronic Sound. Electronic Sound, je suis pas capable.、Genre. Des bruits de vent et des bruits. C'est assez、non. spécial. C'est comme si on mettait le micro par la fenêtre, qu'on faisait juste aller le Jack Hammer à la journée. Oh oui, c'est, c'est le genre de musique que Si quelqu'un met ça pendant que tu、euh, t'endors là-dessus, tu vas te réveiller, ça sera pas g r a c'est trop mauvais. C'est vraiment p a s b o n <rire> Ce qui nous amène par la suite、euh, à l'année 1968, toujours avec la naissance d'Alex James, bassiste de Blur, qui、ah. ouais. a fait un retour avec Blur, j'imagine,、mm -hmm. au début de l'année, mais c'était éphémère. C'est une、mm -hmm. question de lancer des. On a lancé les rééditions de l'album, mais par la suite. C'est un autre groupe et... régional, ça,、ouais. euh, Blur, dans le sens où ça marche au, en Angleterre, mais pas ailleurs. Ils ont eu un numéro un, euh, oui, Amérique, qui est tout,、oui. qui est une excellente pièce,、oui. mais le restant,、euh, c'est même pas représentatif de ce que le groupe faisait.、Mm -hmm. Donc, c'est un peu difficile de nous, d'avoir q u e l q u u n q u e attache envers Blur. Dans mon cas,、euh, ça a pas été non plus ma génération. Donc,、euh, mm -hmm. vraiment pas attaché à ce groupe-là. Ce qui nous amène p a r la suite en 1994 avec le lancement de Nirvana Unplugged in New York. Donc,、euh, quelques mois après la mort de Kurt Cobain. Dernier concert donné par Nirvana en Amérique également. o u i Et c'est devenu un album, u、euh, n album culte, u n、ah, album oui, culte. Oui, oui.、Euh, franchement intéressant. Ça fait、mm -hmm. des années que j'ai pas r écouté é、euh, oui. ce disque-là.、Euh, parce que je l'ai trop subi probablement que lorsque j'étais、oh, adolescent, j'ai t é o r t i J'ai été s o r t e l l e m e n t j o u é partout,、mm -hmm. là, oui. Malheureusement. Tout à fait. Et nous terminerons, bien, cette journée du 30, du 1er novembre, plus tôt, en 1994, ce jour, alors que m e g a l e t h lance Youtanaisia. Youtanaisia. y o u t a n a i s o u a i Album、euh, qui a eu、euh, quand même pas mal de succès, mais que je trouve pas tellement bon, moi, personnellement. J'ai pas écouté celui-là.、Ouais. Euh, Dave Mustaine était fâché parce qu'il était pas, il avait pas réussi à atteindre le numéro 1, il me semble, avec、euh, ce, ce disque-là.、Mm. Il avait été retenu par je sais pas trop quel disque qui était sorti en même temps, mais c'est pas un très bon d i s q u e ç e serait pas Unplug in New York de Nirvana? Peut-être. p e u e Je me rappelle pas.、Euh, non, il me semble que c'était vraiment quelque chose de pas intéressant. Ah, quelque chose, là. Oui.、Ah. e、euh, mais,、euh, c'est, c'est, c'est pas un très bon album de, de, de Megadeth. Sauf qu'on retrouve un, un, véritable classique sur cette pièce, sur cette pièce, sur cet album. La pièce à tout le monde. Qu'on écoute、mm. tout de suite. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. C'est fou. 89 FM. Don't remember where I was. I realized life was a game. More seriously, I took things, the harder the loss became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight More to say. Moving on is a simple thing. What it leaves behind is hard. You know the sleeping t e l l Emerson, l e g g n Palmer, avec la pièce Time and a Place. J'aime beaucoup cette, cette pièce qu'on retrouve sur l'album Tarkus de 1971.、Euh, on va en reparler dans un moment de, de, de Keith Emerson. e <rire>、euh, et juste avant ça, on a entendu Megadeth avec、euh, la version originale de À tout le monde. Et ça, c'est tiré de l'album Euthanasia de 1994. Vous êtes à l'émission r é c l a s s i q u e en compagnie de Simon Fédré et Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps, et ainsi qu'au Jack Haber. <rires> Mais son, il peut rien, désolé.、Ah ouais. euh, on en est maintenant aux éphémérides du、euh, 2 novembre. Effectivement. Et nous débutons le 2 novembre en 1944 avec la naissance de Keith Emerson, qui célébrait donc ses 68 ans cette semaine. Oui, c'est ça. Serait un grand virtuose. C'est un des plus grands de, de l'histoire du rock. Malheureusement, ben, euh, Mercenic Palmer, c'est fini depuis quand même pas mal longtemps.、Hein. Et lui ne fait pas. Pas grand chose. Non, non, non. non C'est pas, pas mal mort, ça.、Oui. Oui. C'était le type que les, les, les, les roadies devaient aimer le moins, hein, avec son camion de clavier qu'il avait.、Oh, oui, c'était surtout le Moog.、Hein. Le Moog était、mm -hmm. euh, monstrueux. Le Moog était grand, gros a n d g r comme le studio aussi. C'est d é l i c a en plus. fallait faire attention. C'est quasiment une maison. là. Incroyable. Là. En 1956, la police de Fayetteville, en Caroline du Nord, retire une salve de gaz lacrymogène, oui, pour, dis pour disperser une foule en jouée lors d'un concert de Fats d o m i n o s Fats ainsi que trois de ses musiciens ont subi des blessures mineures. Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est arrivé tout le long de l'histoire. Quelques、ah, ouais. Des choses qui sont nouvelles comme ça,、euh, l'establishment,、euh, les, les générations précédentes prennent peur, ils ont peur. Euh, ils comprennent pas ce qui se passe, alors,、euh, ben, ils font des conneries de même,、mm -hmm. ils, ils lancent des gaz de lacrymogènes dans un concert, dans une danse, parce qu'ils capotent, ils voient les jeunes qui dansent et qui sont, euh, euh, comme ça, qui s'amusent, et puis ils aiment pas ça. Ah, exactement. <rire> C'est vraiment u n'importe n quoi. En 1963, eh bien, dans le Daily Express, un journaliste anglais très éclairé explique la b i e a t l m a n i a en stipulant que ça remplit les têtes vides. Ah, oui. <rire> Ouais, c'est,、ouais, c e n t c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, e s t c e s n c'est, c'est, c'est, c'est, e d t n e s t c'est, i e s t c'est, c'est, c'est, c'est, c i s t c'est, c'est, c, est, c est...、Euh, a s t c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, i n s t c'est, c'est, c'est, c'est, c e s c'est, un c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', Qu'on félicite, dans le fond, qu'on donne des prix aux gens qui écrivent de la musique, des chansons,、mm -hmm. comparativement aux autres années où c'était pratiquement seulement les interprètes. Ça reste quand même des gens très, très, très mainstream, justement. Mais、mm -hmm. là, on se frustre que ce soit pas Marimé、mm -hmm. qui a i tout t gagné et trophé, e s alors que, on sait bien, Marimé écrit peut-être trois chansons sur son album.、Mm -hmm. Donc, un peu comme Céline Dion, qui, q a jamais rien écrit de sa vie, mais qui chante,、euh, correct,、mm -hmm. pour le grand public. En tout cas, c'est assez spécial.、Ah, Alors, je pense que de toute façon, pour travailler dans, dans ce journal-là, il faut être ultra snob. Parce、ah, que son t l e s des pages hors d e spectacle. Incroyable. Ça m'étonnerait même pas. <rire> <rire> en 1968, cette fois-ci, Cream donne un concert d'adieu au Madison Square Garden. Eh、mmh. oui. Donc,、euh, c'est à propos de, de présenter,、euh, l'album que je vais présenter. C'est ça, c'est, que ça a pas duré longtemps, Cream, même. Non, non, non, c'est ça.、Euh, ça a duré deux ans.、Euh, sauf que,、euh, comme tu le disais,、euh, c'est, presque miraculeux que ce groupe-là soit resté deux ans ensemble parce que le bassiste Jack Bruce et Ginger Baker, les deux se détestaient.、Euh, ça, de façon très, très, très, très intense. Et, mais、euh, je le comprends, Jack Bruce. Oui,、oh, oui, Ginger parce Baker est quelqu'un de, de, de soupe au lait, et de, de, de,、oui. d a g r e s s i f n C'est absolument de... invivable. C'est quelqu'un qui a un égo démesuré. Oui, là, écoute,、oui. euh, à côté de lui, Sting a quasiment l'air plaisant. Là. <rire> oui, c'est incroyable.、Là. En effet, en effet, carrément. Je pense que j'irai souper s avec Sting avant de, de, de rencontrer Ginger Baker. <rire> ah, et Sting, il faudrait que ça soit végétalien, n'est-ce pas? Parce qu'il ne mange pas. Là, ah, ben, je vais rester gélou. Ah, ben, je vais rester gélou. En 1961, cette fois-ci, bien, l'étiquette Columbia lance Bob Dylan's Great Essits Volume 2. Oui, c'est un, un, un album double con, contrairement au premier.、Ouais. Euh, euh, ouais. Il est peut-être moins flamboyant que le premier. Il y a moins de, de, de succès classique, c l a s s i q u e C'est ça,、si veut, ouais. mais il, il est aussi bon. Ah oui, ça、ouais. vaut la peine de l'avoir. Je dis que ça vaut la peine de l'avoir, mais je ne l'ai même pas à la maison encore. Pourtant, je l'ai vu une pléiade de fois.、Ouais. Ça n'a juste pas à donner. La prochaine、mm -hmm. fois je le vois, j <rire>、ouais. oh, oui, a c h è t e Oui, ça vaut la, ça chose, vaut la peine. Ça, En 1973, Ringo Starr lance l'album homonyme Ringo.、Ouais. Oui, et c'est son meilleur.、Oh, ouais. euh, c'est son plus flamboyant. C'est mon favori. Oui,、euh, on retrouve plein, plein de, de, grosses, de gros, de gros noms, hein,、mm -hmm. euh, sur ce disque-là.、Ah. e n en fait, tous les Beatles ont participé.、Oui. À cet album-là. il、euh, y a George Harrison qui a écrit,、euh, des chansons sur ce disque, euh, euh, qui, Photograph, e、euh, euh, t qui, qui, joue là-dessus.、Euh, John Lennon aussi a écrit une pièce et, et, et joue d e s s u s Paul McCartney, Linda, euh, je, on, on fournit la pièce Six O'Clock,、ouais. euh, sur laquelle ils jouent. Ils i jouent les deux. exactement.、Ouais. Euh, Écoute, c'était pas un rocker, Ringo.、Oh, Peut-être dans sa prime jeunesse, là, mais、euh, c'était plus, euh, euh, en solo, du moins, c'était plus un fantaisiste, mais、oh, euh, ouais. euh, c'était quand même correct. C'était pas Patrick Zabé, quand même. Non,、là. non, non, c'est <rire> ça. C'était pas, pas cheap à ce point-là. <rire> En 1974, cette fois-ci, George Harrison débute sa première tournée solo. Il est le premier ex-Beatle à entendre, à entreprendre, dis-je, une tournée solo de grande envergure. Oui, malheureusement pour lui,、euh c'était un gros, gros flop,、mm. c'était surprenant q u i l p a r t e comme ça en tournée, hein, parce que c'était celui qui,、euh, qui, qui, avait été,、euh, le plus échaudé, qui avait、ouais. le plus de mauvais,、euh, souvenirs, des, des tournées, bizarre, des,、ouais. des, des, des Beatles. Et là, q u i l r e p a r t e pour une tournée majeure, c'était,、euh, surprenant. Sauf que,、euh, c'était un flop parce que,、euh, il, fallait, il y avait une laryngite. Mm -hmm. Il devait chanter tous les soirs. Alors,、euh, c'était, s e m b l e t i t que c'était vraiment pas bon. Il est venu au Forum.、Ah, à、okay. l'époque,、ouais. Ah, mais c'est bien. Mais c est, c est, ça devait pas être évident, quand même. Non. Non, non. Et, et puis, il en a plus jamais fait par la suite.、Hein. Non, c'est ça. Il a donné quelques spectacles au Japon, dans les années 90. On en a tiré un album, d'ailleurs, qui est pas si mal.、Mm -hmm. euh, mais euh, des tournées, c'était、euh, la fier, fin. C'est passé par ça.、Ouais. Oui. En 1979, c'est la première du film q u a l r a p h a n i a qui euh, présente Sting, d'ailleurs, dont、ah oui, on、oui, en parlait tout à l'heure. Qui était dans le rôle principal.、Oh、non, en fait,、euh, il était acteur de soutien,、ah, c'était un rôle、soutien. secondaire.、Ah. Oui, il faisait le, le bellboy. Ah, ok. Oui. Ah, okay.、Euh, euh, et、euh, c'était pas un rôle de composition, il était vraiment un personnage détestable, <rire>、euh, imbu de lui-même,、euh, prétentieux. <rire>、euh, c'était、ouais, Sting. Oui, tout à fait.、Ah. Euh, comme je l'ai dit, on va. Présenter justement、euh, une pièce de cet album qu'on a fini un peu plus tard dans l'émission, entre deux coups de Jagammer. <rire> Très bon album. En <rire> 1979, toujours, c'est le divorce de Mick et Bianca Jagger. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, on a appris cette semaine que Mick avait, semble-t-il, proposé à Rod Stewart de faire un échange de couple. d、ah, oui. Échanger Bianca pour.、Euh, je pense que Rod Stewart était avec Britta Clenn à l'époque. Oui, oui, oui. Et Rod, il a dit non. <rire> Tant mieux. Tant mieux pour, pour eux, j'imagine. <rire> Et nous terminerons cette journée d'éphémérite du 2 novembre en 2007, alors que Led Zeppelin se voit obligé de reporter deux, leur concert de deux semaines, oui, après que le guitariste Jimmy Page se soit brisé un bras. En fait, c'était des doigts. C'est des doigts, oui, oui. effectivement. C'est、euh, un accident de jardinage. <rire> mais ce n'est pas des、sûr. jokes, non, non, c'est vrai. un accident. Ben, jardinage, parce qu'on a peut-être une image, sans dire péjorative, là, mais un peu. Euh, euh, C'est pas dangereux du jardinage, mais ça peut l'être. Ça peut l'être aussi. C'est v r a e que c'est des instruments qui peuvent être dangereux. Effectivement, et ça ça me fait penser tu sais, à, à l'épisode des Simpsons, au fameux camp, à Fantasy Camp des, des, des Rolling Stones、euh, où va Homer. Et、euh, à la fin de l'été,、euh, les, les, les Stones,、euh, Mick Jagger et k e i t h Richards s'en vont. Ils disent il faut qu'on qu qu qu、euh, qu s'arrange pour le jardin. L'hiver, c'est en vit. e tu i s sais, t'y v o i e jardiner à la fin de l'épisode. Non, non, il dit il faut que je change mes fenêtres. Il faut que je change mes fenêtres, ouais, ouais, exactement. Je s h i s en six doubles. Tu vois,、ouais. tu vois m c d o u g e r je pense qu'il coupe son gazon. Non, mais c'est ça. Tu peux te blesser en coupant ton gazon. J'ai connu quelqu'un un moment donné qui s'était coupé les doigts. Il y a un joueur de hockey, Joe Saki, qui s'est coupé les doigts en passant à la souffleuse un hiver. Ça l'empêchait de jouer pendant un bout. On se sont dit, un accident de jardinage a l'air drôle, mais non, non. C'est des choses qui arrivent. Puis il s'est rien coupé, Jimmy, heureusement. Et il s'est cassé des doigts. C'est pas la première fois qu'il s'est cassé des doigts. J'imagine. Quelque chose aussi. Guitariste comme il est, c'est le、oh, matériel du fait. fait. Oui,、oh, l faut que tu fasses attention. Et puis,、euh, peut-être qu'il ne fait pas assez attention. Comme、euh, il y a une anecdote, à un, un, un certain moment donné, il était dans une boîte de nuit、mm -hmm. et puis l y, y a une espèce de malade qui est v e n u l'écoeurer en lui disant.、Euh, Euh, t'es même prêt de jouer de la guitare, t'es même pas bon, et puis,、euh, le type, il était vraiment déplaisant, et puis,、euh, j i m m'y p a g e j'ai voulu le frapper, et son gérant le retenait en disant, non, non, non, fais tes, tes doigts, fais attention, l a i s s e faire les gars, et puis,、euh, c'est des, s p o n s o r s de Led Zeppelin qui ont pris soin de, du type. Heureusement. Ben, heureusement pas pour le gars, là, parce ouais, que i、ouais. l s m b l e u t d i r qu'ils <rire> ont pas fait de b i e n Heureusement pour la musique et les doigts de payage. <rire> <rire> Ce qui nous amène à la journée du 3 novembre, donc、uh, samedi, dans notre semaine d'éphémérie des minuitants en 1957, alors que Sun Records lance a Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis. Oui, c'est un, un, un de ses très très grands classiques, hein,、oh, euh, ouais. avec、euh, All l o v Shaking, bien sûr. Bien, bien sûr. Alors, en 1964, le maire de Cleveland bannit les Rolling Stones après qu'un jeune de 17 ans soit tombé d'un balcon pendant un concert de la formation. On a puni le groupe à cause d'un accident comme ça. p a r c e que v e s、ouais, i Parce que c'est des, des choses qui arrivent. Exactement.、Euh, oh, c'est quand même u e maladiement africain. o i o u Moins, moins dans les, de ces jours-ci dans les mêmes concerts. Dans les, les dernières, dernières années, années moins, c est, c est mais、70. on en a vu, là,、oh, oui. que, que ce soit à Québec ou、euh, c'est a g r i v é Ah、oh, c'est des choses qui peuvent a g r i v e r En 1972, c'est le mariage de James Taylor et Carly Simon. Ils se sont divorcés dix ans plus tard. Quand même, ça, ça a été un mariage qui a duré. Oui. Oui. 19... James Taylor n e s t pas particulièrement bien, par contre, à cette époque-là. Non, ou... non, non, non. Lui, il a débuté sa carrière en étant héroïne humaine. Donc,、mm -hmm. ça n'a pas aidé,、euh, bien sûr, par la suite. Très belle femme, Carly Simon. Oui, en effet. En 1977, Bob Dylan se voit dans l'obligation de remettre ses enfants à son ex-femme Sarah par ordre de, de la Cour suprême. Donc, Bob Dylan non plus n'allait pas très bien. Non, c'est ça. C'est triste pour lui. Oui,、oh, oui, vraiment. En 1977, toujours, Elton John annonce qui l compte prendre sa retraite des concerts. Il est de retour sur scène moins de deux ans plus tard. o、oh、u i ça, ça, peut être une grosse retraite. Non,、oh, exact. En 1991, eh bien, plus de 300 000 personnes assistent à un concert hommage au promoteur b i l l Graham. Il était présent cette journée, les Grateful Dead, Crosby Stills, Nash Young, John Baez, Santana, ainsi que Journey. Donc, tous, des groupes, des artistes qui appréciaient grandement、euh, Bill Graham. On、oh, en a、oui. parlé la semaine dernière. C'est un personnage controversé, i、oui, l、euh, y en avait mais... qui le détestaient profondément, comme Led Zeppelin, mais il y e n a v a i t d'autres, qui l'aimaient vraiment oh, beaucoup, a v e t a v e c raison, puisqu'il a fait un travail exemplaire. tout、oh, à fait. C'était un homme intègre. Oui, oui, très, très intègre. En 1992, eh bien, les Grateful Dead annoncent qu'ils vont briser une longue tradition. La première fois, puisqu'ils ne joueront pas au concert du jour de l a n de San Francisco. Une longue tradition mise sur pied à la fin des années 60 par le la célèbre promoteur Bill Graham. Justement.、Euh, bien sûr, qui, qui était décédé quelques temps plus tôt. Donc,、euh, c'est, on a décidé D'arrêter、euh, ça.、Là. Et、euh, bon, le chanteur des Grateful Dead est décédé trois ans après, en、mm、1995. -hmm. Exact.、Euh, c'était pour moi les derniers milles、euh, de ce groupe mythique,、euh, groupe culte. Ça, c'était un vrai groupe culte. Hein,、oh, oui, parce、vraiment. que、euh, les Grateful Dead, c'est peu connu ici au Québec, hein, mais、euh, Grateful Dead avait、euh, des fans, là, des, des, de v é g é t a b l e s fanatiques inconditionnels、oh, oui. qui les suivaient à chaque concert, qui les suivaient partout. Euh, C'était vraiment un culte. là. t a i t de la religion, ça.、Là. Oh oui, vraiment. vraiment. Par la suite, en 1997, et pour terminer cette journée du 3 novembre, eh bien, Metallica、euh, s'entend hors cours avec un fan qui stipule avoir、euh, perdu son sens de l'odorat <rire> lors d'un concert du groupe quelques années auparavant. Il faisait alors du body surfing et tombait sur la tête.、Et、ça, c'est spécial, ça, ouais, que ouais, le type、ouais. qui fait du body surfing comme ça poursuive le groupe et le groupe se vous... On se sent obligé de... l u i donner une somme d'argent X ou,、euh, des bénéfices, là, quel, quelconque, l C'est un peu, c'est un peu incroyable parce que c'est de, de la faute. C'est de la faute du type, là, Il est totalement responsable. C'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, Punir le groupe parce que quelqu'un est tombé en bas d'un balcon,、là. c e Si tu trouves b pas le groupe qui, qui l'ont,、euh, qui ont tiré après,、là. Exactement. Ils ont poussé. C'est un peu, c'est un peu ridicule,、là. Et ce qui nous amène à notre dernière journée dans cette semaine d'éphémérie du 29 au octobre au 4 novembre.、Eh、bien, en 1961, Bob Dylan donne son premier concert au Carnegie Hall devant un maigre 50 personnes. Oui. 50 chanceux. 50 chanceux, ouais. effectivement. i、ouais, l faut commencer、euh, quelque part. Ouais,、oui. Exactement. Chanceux, par contre, d'avoir fait le Carnegie Hall avec aussi peu de fans. b、oh, e oui, c'est ça, exactement. Oui. e、euh, je pense que, b o b Dylan était connu dans, dans le, le, le, le, la scène de Greenwich Village et dans la ville de New York commençait à être de plus en plus connu. Donc, j'imagine qu'on lui a fait une Une f a v e u r en, en、ouais. lui offrant le carnet d'éage comme ça.、Ouais. Ah, b e n écoute,、euh, dans, dans une carrière, il faut débuter quelque part. Il y a des moments aussi dans une carrière où ça va moins bien. Écoute,、euh, quand j'ai vu Bob Dylan à Québec la dernière fois, il、euh, y avait à peine 2000 personnes.、Euh, pourtant,、ouais. il a donné un spectacle comme si、euh, c'était plein. Ah,、oh, oui, heureusement, c'est bien. En 1963, les Beatles donnent un concert pour la reine mère, la reine Elisabeth II et la sublime Princess Margaret、euh, dans un Royal Variety Show à Londres.、Mm -hmm. Donc, ça devait être、euh, un, un public、euh, J'aurais pas, j'imagine, ça doit pas être un public si difficile que ça, mais quand même, j'aurais, j'aurais, j'aurais peur de, de pas les satisfaire. <rire> Je pense que c'est ce concert-là que j o h a n e Lennon a dit, de f a tapez des mains, vous, en haut, sur les balcons, et le monde en bas, la royauté, faites cliquer vos,、euh, vos bijoux. <rire> En 1969,、euh, le concert désastreux,、eh、bien, pour Led Zeppelin à Kitchener, en Ontario, l'ampli de Jimmy Page explose, John Bonham n'est pas assez en forme pour jouer Moby Dick et seulement 2000 personnes sont présentes au Memorial Auditorium. Je d i r a i s 2000 chanceux quand même. 2000 chanceux, oui, mais c'est vraiment incroyable p a r c e q u e Led Zeppelin a toujours été au top. Euh, là, dès la fin des années 60. En 69, c'était quand même, la première année d'existence. d u g r o u p e Alors, c'est, tu sais, il y, y a des endroits, ça prend plus de temps, hein, avant d'allumer, là. Exactement. Et,、euh, peut-être qu'à Kitchener, ben, ça leur a pris, e n tout cas, on le voit, <rire> C'est quand même. évident, là, ça leur a pris du temps avant de comprendre. C'est quand même l'Ontario, je s t i s pas. <rire> e u par la suite, en 1974,、eh、bien, c'est la sortie de Junior's Farm des Wings et c'est la quatrième pièce pour eux dans le top 10 cette année-là. C'est arrivé jusqu'au numéro 3 du Billboard américain. Il y a aussi、euh, Pink Floyd et Soft Machine、euh, qui ont fait un concert、oui. bénéfice pour Robert Wyatt, Robert ça, ça Wyatt. se passait en 1973. Exact. Euh, il, euh, il, a fait、ouais. une chute de quatre étages et la n i m i è r précisait, en fait, qu'il était sous l'effet du LSD. e、euh, t、euh, il a fait une tentative de passer par la fenêtre, euh, pour, pour euh, pas se faire prendre par sa femme、euh, avec sa maîtresse. Donc, ça serait, ça serait selon la n i m e u a i il est tombé et il a, euh. Ben, il est paralysé d e m b é paralysé chambres, des、ça. deux jambes, exactement. Il est resté dans une chaise roulante depuis. C'est ça.、Euh, ça, c'est triste. Il a, il a, il a dû abandonner. a a b n De o n n jouer de la batterie. Par contre, il n'a pas abandonné sa carrière musicale non, parce qu'il a reçu、ça. plein, plein, plein d'albums,、oh, oui. euh, dont certains de ses plus marquants après ça.、Hein. Exactement, en effet. Et,、euh, donc, Pink Floyd.、Euh, Robert Wyatt, qui a d'ailleurs participé à l'album de Nick Mason, je crois, lorsqu'il a fait son album s o j o Fictitious Sports Oui, je、ah. crois que c'est avec Robert Wyatt qu'on a fait ça. Ah, c'est fort possible.、Mm. Euh, tu sais,、euh, c'est difficile la musique de Robert Wyatt hein,、oh, oui. euh, parce que. Euh, Écoute-moi,、euh, je trouve ça vraiment bizarre. Ah, C'est spécial, <rire> c'est très spécial. En 1978, cette fois-ci, c'est la première à New York du film documentaire The Last Waltz, The Last Waltz de、ouais. uh, Martin Scorsese qui, remporte,、euh, qui, qui, qui, qui porte oui, sur la séparation de la formation de Bann. Oui, qui avait eu lieu、euh, un an ou deux avant. Euh, c'est, tout simplement, on avait de, Bill Graham avait organisé un, un, gros spectacle, pour la Thanksgiving.、Mm -hmm. euh, il avait invité, il avait même, on saurait de la dinde, là,、euh, pendant, <rire> oui, et puis, plein de, de, de, de grands, de, de grands noms du rock s'étaient pointés pour ce spectacle.、Mm -hmm. Ringo était là, Ringo、mm -hmm. Starr.、Oui. Euh, Neil Young, il me semble aussi.、Oui. Euh, moi, je, je, lis ce film-là à la maison. J'ai jamais été capable de l'écouter au complet parce que c'est trop plate. <rire> vraiment, c'est, plate.、Euh, j'aime The Band. J'aime,、mm -hmm. euh, j'aime l e s d e u x premiers albums, au moins.、Euh, mais c'est pas un groupe qui,、euh, euh, je veux dire, qui,、euh, est excitant. Ça, je sais que ça a été réédité aussi en CD il、euh, n'y a pas si longtemps que ça. C'est des DVD, en fait.、Mm -hmm. J'ai vu, vu une édition spéciale, quand même assez épaisse. Là,、ouais. Ça été d e r a i t ê t r plus ou n pouce d'épais.、Euh, J'imagine qu'il y a beaucoup de littérature, des trucs comme ça、mm -hmm. là-dedans aussi. Donc,、euh, éventuellement, C'est un, de un documentaire de Martin Scorsese, mais moi j'ai trouvé ça immensément b l a b Oui, ça ne m'étonne pas. En 1978, toujours, eh bien, c'est le premier concert du groupe Boston. Eh bien, concept ici, ils étaient dans la ville de Boston. Premier concert du groupe Boston, dans la ville de Boston,、mm -hmm. parce que, euh, Boston, euh, leur grosse année, c'est 1976, c'est la sortie de leur premier album. Ça a repris deux ans avant d'en faire un deuxième.、Euh, Après ça, ça a repris sept ans avant d'en faire un troisième. <rire>、euh, mais à cette époque-là, ils tournaient, e、euh, n 78, ils ont fait une tournée,、euh, importante,、oh, ils, sont allés, ils sont allés dans cette ville homonyme. Et,、euh, il nous reste une seule éphéméride toujours en 1978 pour terminer cette semaine du 29 octobre au 4 novembre. Et bien en 1978, Crosby, Stills, Nash Young se font poursuivre par Greg Reeves, l'ancien bassiste de la formation qui demande un million de dollars en royauté non p a y é Wow. Reeves était sur le, l a l b u m déjà vu. Déjà vu,、euh, ouais. e et c'est ça, il... Il, il sent pas qu'il était sur le premier. Ben, faudrait vérifier, là, mais, n o n il était pas sur, sur le premier. Il était sur、ouais. celui-là. Et disait, d'ailleurs, il est pas, il était nommé sur la pochette, mais il était pas n o m i n é en composition des, des pièces. Donc, ça a、mm -hmm. pas, il était pas très, très, très, très, très, très content. Ouais. Est-ce qu'il a réussi à le prouver? Euh, c'est une très bonne question. Faudrait vérifier.、Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Simon. Je vous rappelle que Simon anime deux émissions sur nos ondes. Deux autres émissions, c'est-à-dire,、euh, album classique. Ça, c'est les vendredis à 10 heures juste avant classique. Et,、euh, l'examen final. Avec、oui. le sympathique Maxime t a n g u e a c Ça, c'est en direct, lundi e s l s à 13h, et il y a quelques r e diffusions à travers l'horaire. Je vous invite à aller voir l'horaire, d'ailleurs, la programmation de C'est Fou, au www.cfou.ca. Merci beaucoup, Simon. Ça fait plaisir. Vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie d'Anna Lefer, e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Cette semaine, j'ai un paquet de nouveautés à vous présenter, parmi lesquelles, il、euh, y a les derniers opus de Neil Young, Donald Fagan, Motorhead, Gravedigger, Therian, Bison BC, ainsi que les deux derniers projets musicaux du guitariste Steve Hackett. Ça, ça va être intéressé, peut-être, Simon. Oui, oui, p o i c e c'est bon. Euh, euh, et, euh, En plus de ça, dans la chronique、euh, des groupes obscurs,、euh, je vais vous présenter un quatuor anglais、euh, des années 60 du nom de、The、Creation. Ça aussi, c'était vraiment bon et、euh, assez révolutionnaire.、Euh, tu sais, le guitariste de、The、Creation,、euh, c'est lui le premier qui,、euh, qui, qui a eu l'idée. de prendre un archer pour jouer de la guitare. a l o r s ça donne une sonorité assez particulière à ce rock psychédélique-là. e n outre, je vais vous faire tourner une f a c e complète d'un album véné de classique paru il y a exactement 35 ans cette semaine, soit Rock'n'Roll Machine du trio canadien Triumph et je vais bien sûr vous parler du concert de h p p i c a qui avait lieu cette semaine à Montréal. Pour le moment, on va poursuivre en beauté avec un peu de rock canadien avec BTO. l a d y l t r i d e vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l a m a n la seule d i f f u s é e du vrai de vrai rock à t o i s r i v i è r e s c'est fou! c a p s u La e i n f o c m p u s La chaire de recherche Normand-Maurice ainsi que Qualification et insertion socioprofessionnelle des jeunes adultes présente le quatrième congrès réussite 2012. Des bilans de recherche, des trucs et des astuces seront présentés pour mieux intervenir auprès des jeunes en quête d'un premier diplôme. L'événement se tiendra du 7 au 9 novembre à l'hôtel Urbania. Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d'informations ou s'inscrire en écrivant au congrès racommercial.qtr.ca. Dans le cadre des Midi s du chercheur, M. Pierre Cossette, professeur titulaire au département d'organisation et de ressources humaines de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, présentera un atelier intitulé « Publié e dans une revue savante ». Quelques conseils à suivre si vous êtes allergique au succès. L'activité aura lieu le 13 novembre prochain à 13h30 à l'atrium CEU de l'UQTR. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'événement. L'exposition des images et des métissages culturels, qui a été inaugurée le 17 octobre dernier, présente le fruit de l'association de huit artistes trifluviens et de huit artistes colombiens. Les œ u v r e s de l'exposition ont été produites en collaboration entre l'unité de recherche en art visuel, l'URAV, et la faculté des arts plastiques de l'universidad d i s t r i d a l Francisco José de Caldas de Bogota, en Colombie. Il s'agit d'images d'art numérisées réalisées à quatre mains par huit duos multi-ethniques. l e s œuvres sont affichées dans les fenêtres du pavillon Albert-Tessier et sont visibles de l'extérieur. L'exposition sera en vigueur jusqu'au mois de décembre avec possibilité de prolongement. C'était votre capsule InfoCampus. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiantes de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement.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 pour l'écouter. C'est fou, 89.、Francs. Fantastique. Dernier album, Another Kind of Truth, qui est paru au début de cette année. Juste avant ça, on a entendu Aerosmith avec la pièce titre, un classique、euh, pièce titre de leur album Draw the Line de 1977. Je vous rappelle que Aerosmith. sortent leur tout、euh, nouvel album、euh, mardi prochain. Ben, aujourd'hui, si vous écoutez la rediffusion, ça s'appelle、euh, Music from Another Dimension. Et au début du blog, on a entendu Backman Turner Overdrive BTO avec Little Rise, un de leurs nombreux classiques,、euh, et c'est tiré de leur deuxième album, tout simplement intitulé Backman Turner Overdrive II, paru en 1973. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Anna Lefer, e une émission entièrement consacrée, consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans le prochain b l o c on va entendre、euh, Iron Maiden, on va aussi entendre Black Sabbath, mais tout de suite, on écoute les Allemands de Scorpions. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la seule d i f f u s e du vrai, du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou!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 à l'époque où Ronnie James E.O. les a ressuscités. On vient e n d r e n i g h t le morceau qui ouvre leur album classique, u d l e u r a l b u m c l a s s i q u e parce qu'ils e ont p l u s i e e u celui-là, c'est Heaven and Hell de 1980. Et juste avant ça, on a entendu Iron Maiden avec Purgatory, c'est tiré de leur chef-d'œuvre, b a un de leur chef-d'œuvre, aussi dans leur cas parce qu'ils en ont plusieurs. L'album k i l l e r s de 1981, et au début du blog, on a entendu Scorpions avec Another Piece of Me, qui vient de l'album Love Drive de 1979. Vous êtes à l'émission Ecclésique, s en c o m p a g n é d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va rester un peu dans le métal anglais puisque dans un moment on va entendre t h i n Lazy, mais tout de suite on y va avec Judas Priest. Delivering the goods. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai, de vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. l I tell them I hear. Tell them I'm not.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 Des informations ou pour déposer un projet, écrivez à progcfou.ca q t r ou visitez lecfou.ca. Je vous invite à Connaître Ensemble, une émission qui touche les couples, les femmes et les sages-femmes. Pour tout savoir sur la périnatalité, Connaître ensemble les mercredis après-midi de 13h à 14h sur les ondes de C'est Fou 89-1. <mérite> On vous y attend! Melon,、mm. miel、ah. et choux Bruxelles, en soleil, au ta journée. m i m i、oui, m i、oui, m i、oui, m i、oui. m i m i Vous êtes un chanteur du dimanche et vous chantez particulièrement les mardis soirs au karaoké, mais juste avant ça, vous avez besoin d'être feng shui dans votre tête. Vous avez besoin de réorienter vos pendules intérieures? Eh bien, écoutez Melon Miel et Chou de Bruxelles, la gastronomie auditive à son plus haut niveau, les mardis soirs, de 16h à 19h. Ton rendez-vous. Fais-toi plaisir, c'est gratuit, puis ça fait du bien, ça rafraîchit. Parlant de rafraîchir. Mmh. Mmh. Mmh. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.、Cent. If you go down in Chinatown, then you don't stand a chance. If you go down in Chinatown, laughing and crying. You know it's a fact. They're not laughing, they are crying. Cause they won't be back. Oh, s o you don't come back. Not from Chinatown. When you d o n t stand a chance, if you go down in Chinatown. When you d o n t stand a chance, if you go down in Chinatown. Shout Mercy, un morceau, dirait, de leur、euh, tout nouvel album Monster. qui est paru il y a quelques semaines. Et juste avant ça, on a entendu Thin Lizzy avec Chinatown. C'est la pièce-titre de cet album de 1978. C'est de valeur, mais,、euh, les albums de Thin Lizzy,、euh, ils sonnent pas bien.、Euh, ils auraient dû remasteriser ça.、Euh, malheureusement, ils ne l'ont pas fait et,、euh, ça, ça, ça, sonne faible comme ça en 2012.、Euh, comparativement à Judas Priest, on a entendu juste avant ça avec、euh, Delivering the Goods, une pièce qu'on retrouve sur le disque h a l b e n d s for Leather de 1978. Ça, ça sonne pas mal plus. Vous êtes à l'émission r é c l a s s i c en compagnie Lefebvre, une e d'Alain émission The i racines l'évolution trentaine minutes, vais è r consacrée rock à rock à travers présenter e e et le temps.、Dans、une trentaine de minutes, je m n Dans t c vous aux la du du à à r o n i q u des Great o u p s obscurs. m i s pour o le e m m n on va y aller avec un bloc encore de hard rock, blues rock. Dans un moment, on va entendre ZZ Top, on Railroad. tout on écoute John l'époque M-Boy un Dans un entendre entendre Grand Funk Ten va avec va va aller hard aussi Great y blues de Et tout de suite, on Ten u John, de des m -Boy Dukes. The U ZZ White Buffalo. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes. La seule à diffuser du récit. De vrai t rock à t o i rivières, c'est fou! 89 FM!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 Ce vendredi 16 novembre à 19h au Colisée de Trois-Rivières, assistez au match opposant les Patriotes hockey de l'UQTR à McGill. La mission est gratuite pour les étudiants. Pour information, uqtr.ca patriote. Les Patriotes, une tradition d'excellence. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie.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 Et、si tu veux pas que je t'enferme dans une barrique, commence à ramer tout de suite. La barrique, 41-110, boulevard des Forges, Rois-Rivière. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Truths, r m o c Et a u qu'on r e r sur leur Futura, paru o tout nouvel u album, là, Futura, qui est paru il y a quelques v e est semaines. Et la il a y juste avant ça, on a entendu Grand Funk Railroad avec Black Licorice, ce qui nous vient d'un de leurs albums classiques. We're an American band de 1973. Et au début du b l o c on a entendu Ted Newton et les M-Boy Dukes avec The Great White Buffalo. Et ça, c'est tiré du dernier album que Ted a enregistré avec les M-Boy Dukes. Par la suite, l'année suivante, il a commencé à fonctionner uniquement sous son nom. C'est l'album Tooth, Fang and Claw. C'est un disque que j'aime bien et qui est paru en 1974. Vous êtes à l'émission Raclassique en compagnie d'Anna Lafave, une émission consacrée aux racines du rocket. l'évolution du rock à travers le temps. En passant à Rock Classic, un site web que vous pouvez visiter à l'adresse www.recclassic.net sur lequel vous retrouverez plein de sections de choses qui pourraient vous intéresser. Entre autres, il y a les canvas des émissions passées quand vous voulez savoir ce qui a joué dans une émission en particulier. Il y a les tops des années passées. Il y a aussi, il y a la liste de 1800 pièces de rock préférées et un accès direct à mon blog dans lequel vous retrouverez une centaine de critiques d'albums p a r u s dans les 12 derniers mois.、Euh, une section b a l a d e a u diffusion, si jamais vous avez envie, comme ça, d'aller écouter une ancienne émission n'importe quand dans la semaine, ainsi qu'un lien pour me contacter, pour me faire des commentaires ou formuler une demande spéciale si vous le désirez. Surtout, ne vous gênez pas. Le site se trouve au w w w r a c l a s s i q u e n e t Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter la chronique des groupes obscurs. Pour le moment, on va y aller avec un petit bloc 60s. Dans un moment, on va écouter les o o et les Beatles, mais tout de suite, On é s g o u t e les Stones. If you can't rock me, vous êtes à l'antenne de la radio campus la Station des Vendomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est vous! À 23h15, entrez dans l'univers de Sadako et apprenez-en plus sur ce fantôme d'origine japonaise. L'univers de Sadako, présenté par M. Régis Solery sur les ondes de Sifu. Les lundis et mardis dès 16h, le Mondo Resto Bar nous offre le sauté asiatique pour seulement 10,99€. Pour un souper d'affaires, en couple ou en groupe, Dans un décor à couper le souffle de Mondo Resto Bar, 120 Uniforce, Centreville, Trois-Rivières. Visitez-nous sur mondorestobar.com. Hey, hey, hey, Devinez c'est qui? Pas besoin, c'est moi! Crazy Matt, en direct de l'entrepôt de c f o u Vous me croirez pas, mais l'entrepôt déborde de dire ces t e s i Il faut vider ça, puis c'est vous qui e n profiter! On a du francophone, de l a n g l p h o n e des chroniques, des folies, des jeux de mots! Il faut que tu rentres pour en profiter! Ah, y a même des jeux de mots avec e n t r e p ô t je me peux plus! Ben venez-vous-en! Les palmarès, c'est fou! Un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. En direct les jeudis de 15h à 18h, en rappel les vendredis à 17h. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie.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 C'est fou, 89 ans. the reason e v e n Your Blues. Morceau de John Lennon qu'on retrouve sur l'album double homonyme, qui est mieux connu sous le nom de l'album blanc, paru en 1968. C'était précédé de The Who avec The Punk and The Godfather, morceau tiré de l'album de l'opéra rock q u a d r o p h i n i a qui est paru en 1973, Opéra Rock, Liu e s vont jouer,、euh, intégralement lors de leur passage au Centre b e l l le 20 novembre prochain. Et,、euh, au début du b l o c on a entendu les Rolling Stones avec If You Can't Rock Me, c'est la pièce qui ouvre l'album It's Only Rock and Roll, but We Like It, We i Like It de 1974. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, Lundi 5 novembre, lundi prochain, Journey, Pat Benatar et Loverboy seront au Centre Bell et le même soir, ça c'est pour les amateurs de métal, la tournée Metapocalypse s'arrêtera au Metropolis, tournée qui met en vedette Deathblock, All That Remains et Black The Liar Murder. Mercredi 7 novembre, ZZ Top seront à leur tour au Centre Bell jeudi. 8 novembre, e t ça, c'est un spectacle de qualité, c'est Trois-Rivières m é t a l qui présente ça.、Euh, c'est la formation, euh, anglaise Anal a Natrak qui seront,、euh, au Rock Café, le stage, au 75 de la Rue Fusée dans le secteur Cap de la Madeleine.、Euh, les billets sont, euh, c'est 15 dollars à la porte et c'est un spectacle tout âge et en première partie, on retrouve les formations o b s c u r c i s r o m a n t i a et Bukaki, o donc a m a t e u r de métal, ne manquez pas ça. Anal Natrak à Trois-Rivières. Jeudi.、Euh, vendredi 16 novembre, Bob Dylan et m a r k k n o p f l e r s'arrêteront à leur tour au Centre b e l l Je l'ai déjà dit, mais Liu seront au Centre b e l l le mardi 20 novembre et le vendredi 23, Neil Young et c r a z y h o r s e seront là à leur tour avec Patti Smith en première partie. Et finalement, pour les amateurs de métal, c'est le dernier événement de l'année de BCI. Elvite, Windersong et Varg seront au Club Soda. Et ça, c'est le samedi 15 décembre. Vous êtes à l'émission Raclassique en compagnie d'Anna l e f e b r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est maintenant venu à la chronique des groupes obscurs.、Et、cette semaine, je vous parle d e Quatuor en D.A. l e s années 60 du nom de, de Creation. Formation qui、euh, trouve sa jeunesse, si je puis dire, dans un groupe de Chess Hunt dans le Hertfordshire,、euh, qui, euh, qui a fait une courte carrière au début des années 60. En 1963, ils ont recruté、euh, le chanteur Kenny Pickett et surtout, Le guitariste fantastique Eddie Phillips. Et ils ont changé le nom, euh, pour euh, prendre celui de, de, Mark Four. Mais Mark f o r d se sont fait une, une bonne réputation en spectacle. Ils ont tiré l'attention de l'étiquette Mercury. qui les ont signés et avec qui ils ont sorti deux 45 tours qui se sont toutefois avérés des flops.、Euh, mais entre-temps, les Allemands、euh, s'étaient tout à fait antichés d'eux et ils étaient devenus très populaires en Allemagne où ils ont、euh, développé de nouvelles idées, un son très expérimental et avant-gardiste, surtout à cause de l'utilisation d'effets Larsen de la part de Eddie Phillips qui s'est aussi mis à utiliser un archet pour sortir des sons inédits de sa guitare et cela plusieurs années avant que Jimmy Page ne le fasse avec les Yardbirds et Led Zeppelin. En fait, cette utilisation de l'archet sur sa guitare a donné une sonorité tout à fait, tout à fait nouvelle et révolutionnaire, à la musique du groupe qui a choisi de s'appeler The Creation à partir de l'été 1966. En juin, ils ont sorti le 45 t o u r Making Time, un authentique、euh, classique obscur du rock psychédélique des années 60. C'est un véritable petit bijou, cette pièce. C'est devenu un très grand succès en Allemagne, mais c'est passé à peu près inaperçu en Angleterre. Le 45 tours u i v a n t Painterman a eu un peu plus de succès puisqu'il a atteint la, le top 40 en Angleterre, en plus d'être numéro un en Allemagne. La phase B du 45 t o u r intitulée Biff, Mang, Pow, a joué aussi beaucoup sur les ondes des radios、euh, de l'époque, ce, ce qui en a fait aussi un succès. Deux morceaux très éloquents du son、euh, très éclaté et psychédélique de ce quatuor un peu commun. Les observateurs de la scène voyaient à cette époque-là The Creation comme le prochain groupe majeur à émerger de l'Angleterre. Leur réputation le spectacle était excellente. Ils faisaient, ils faisaient de leur s concert s des événements très courus par les gens branchés. Le guitariste Eddie Phillips était considéré comme une merveille et même Pete t o w n s h e n d lui a proposé de se joindre au OU pour devenir le second guitariste.、Euh, bien sûr, ça marchait tellement bien à ce moment-là pour The Creation que Phillips a refusé l'offre de Pete t o w n s h e n d Question de vous donner une idée de ce qu'ils ont fait de meilleur. The Creation, à leur apogée, je vous propose d'aller tout de suite écouter les trois morceaux dont je viens de vous parler et qui sont sortis en 1966. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes et la seule à diffuser du vrai rock o b s c u r à t o i r e rivière. s C'est fou. 89.1 FM. Je s u un groupe très obscur de l'Angleterre. On vient d'entendre trois des meilleures pièces qu'ils ont enregistrées au cours de leur brève carrière dans les années 60. On vient d'entendre la pièce Painterman qui est sortie en 45 tours à l'automne 1966 et qui a obtenu un succès d'estime en Angleterre mais qui a été un très grand succès en Allemagne. C'était précédé de la pièce Biff Bang Pow. qu'on retrouve sur la face B du 45 tours Painter Man et qui a joué un peu sur les ondes des radios européennes. Au début du b l o c on a entendu la chanson la plus connue de Creation, Making Time, qui a entre autres fait partie de la fameuse et très prestigieuse compilation de Nuggets 2, qui réunissait certains des meilleurs 45 tours psychédéliques parus dans le monde dans les années 60. Malgré leur succès éclatant en Allemagne, la dissension a commencé à s'installer dans The Creation et le chanteur Kenny Peckett a quitté le groupe pour des、euh, raisons de différents artistiques, artistiques plutôt. Il a été remplacé par un certain Kim Garner Et avec、euh, l'arrivée du nouveau chanteur, ils ont pris、euh, un virage très mal avisé vers la Blue Eyed Soul, alors que le rock psychédélique était en plein essor. Ça, ça a complètement dérouté leurs fans.、Euh, L'étiquette de disque euh, allemande,、euh, j'ai oublié le nom, c'est Highton, je pense, oui,、euh, a sorti un album intitulé We Are Painted Men,、euh, composé de rock psychédélique et percutant、euh, des débuts. Mais aussi, il y avait des trucs sur ce disque plus discutables et carrément dispensables comme une reprise de C'est o o l j r entre r k e t a u c e s un album bien inégal, à mon avis.、Euh, les membres,、euh, le membre le plus important du groupe, le guitariste Eddie Phillips, a quitté, à ce moment-là, The Creation, et,、euh, le groupe ne s'en est jamais euh, remis, euh, malgré quelques tentatives de résurrection,、euh, dont même il y a eu une certaine incarnation. dans laquelle on retrouvait Ron Wood, le, futu le futur Rolling Stone. Eddie Phillips est devenu le guitariste, dans l'orchestre du chanteur anglais, p p Arnold. Le chanteur Kim Garner s'est joint plus tard au groupe Badger, du clavieriste original de Yes, Tony Kay. Et le chanteur original de Creation est devenu Roadie. Pour Led Zeppelin avant de reformer The Creation au début des années 90, et cette reformation n'a toutefois eu aucun succès.、Euh, le groupe est resté tout à fait dans l'ombre. Voilà qui complète cette petite présentation de The Creation. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur, celui-là des années 70, et、euh, celui-là américain. Je vais vous présenter le groupe Sudden Death. C'est donc un rendez-vous. Je vous parle maintenant de nouveautés. Je vous parle du tout nouvel album de Neil Young avec le Crazy h o r s e intitulé Psychedelic Pill. Il est sorti en magasin mardi dernier. C'est le deuxième album de Neil Young and Crazy h o r s e à sortir cette année. L'autre est sorti au début de l'été dernier. Il s'intitule Americana. Disque que je n'ai vraiment pas aimé, que j'avais trouvé battly et sur lequel Neil reprenait des classiques du folklore américain. Psychedelic Pill, c'est un album double et c'est le premier de l'histoire, avec Crazy Horse en studio. C'est donc un très long disque, mais avec cependant très peu de chansons. En fait, on en retrouve seulement huit, parmi lesquelles il y en a de très longues, en débutant par Driftin' g Back, qui dure 35 minutes, et qui est, u n e longue complainte nostalgique de Neil sur les débuts du rock dans les années 60. Il y a aussi les morceaux Ramadahin et Walk Like a Giant, qui font près de, qui font plus de 16 minutes. Les autres titres, aussi entre 3 et 8 minutes. c'est、euh, vraiment pas évident pour les auditeurs moyens qui ne sont pas des fans、euh, finis de, de, Neil Young. Il faut apprécier beaucoup les jams de guitare et les trucs un peu slappés.、Euh, j'ai de très loin、euh, préféré ce nouveau disque de Neil à son précédent. Euh, psychedelic pills, est plus dans la mouvance des albums, des grands albums que Neil a fait par le passé avec Crazy Heart, c r a z y i e R, c'est-à-dire、euh, des longs morceaux avec beaucoup de place fait à l'improvisation et au jam en studio. C'est très laid back comme disque. C'est pas un chef-d'œuvre,、euh, il faut être clair là-dessus, mais c'est assurément le meilleur disque Neil Young a enregistré depuis Chrome Dreams, qui date de cinq ans, puisqu'il est sorti en 2007. Question de vous donner une idée de ce que ça a l'air, ce disque. On va tout de suite aller en écouter deux extraits. Psychedelic Pill de Neil Young avec Crazy h o r s e Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 8 9 FM. Vendredi 16 novembre à 19h au Colisée de Trois-Rivières, assistez au match opposant les Patriotes hockey de l'UQTR à McGill. L'admission est gratuite pour les étudiants. Pour information, uqtr.ca. /patriote. Les Patriotes, une tradition d'excellence. Enfin, ma princesse. Qu'est-ce qu'elle est belle. Reviens toi, mon amour. Mon amour Princesse Princesse Allez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 Le plus gros party spaghetti au Québec. C'est un fait, là. Parmesan pas. Parmesan pas. Parmesan pas. o n se souvient de cette période d'insouciance où la radio si merveilleuse nous permettait encore de rêver. Avec le Master Pack Series des Best of de Sifu, on peut revivre tous ces moments de bonheur oubliés. La taille du sexe, on sait que t'sais, chez l'homme, c'est le symbole de la virilité et tout ça, tu sais, et de l'intelligence. Ouais. <rire> Mais tu sais, nous, qu'est-ce que tu veux comparer Je veux dire, tu sais, on ne peut pas dire, ouais,、oh, tu sais quoi, il y avait 14 cm de profondeur, c é t a t énorme <rire> Faites comme moi et synthonisez la、it. fréquence m o d i l é e 89,1 sur votre récepteur tous les vendredis de 7h le matin et les samedis de midi. Avec 20 le Master Pack Series des Best o u b s de Sifu,、really、profitez de trois heures de magnifiques de souvenirs de nos émissions quotidiennes. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. En fait, on vient d'entendre deux extraits de leur tout nouvel album Psychedelic Pill qui est sorti en magasin mardi dernier. Comme je dit, ce qu'on vient d'entendre c'est Walk Like a Giant qui fait plus de 16 minutes. C'est pas la plus longue de l'album puisque la pièce Drifting Back fait plus de 35 minutes mais Walk Like a Giant C'est une des plus accrocheuses, je dirais, et r e p r é s e n t a t i v e du disque. Apparemment qu'il le joue sur、euh, cette nouvelle tournée de spectacle. Il va s'arrêter、euh, le 23, le vendredi 23 novembre, je vous le rappelle, au Centre Belle. Et juste avant, on a entendu、euh, la pièce titre,、euh, qui est aussi、euh, une des plus courtes du disque, à 3 minutes 26 secondes. Euh, je l'ai mentionné précédemment, c'est un album tout à fait typique de Neil Young et Crazy h o r s e a l o r s plus, je dirais, authentique. C'est-à-dire que c'est très s l a p é、euh, Beaucoup d'improvisations, de jam, de feedback.、Euh, c'est un de, de leurs meilleurs pour ceux qui apprécient Genre, j e g e n r e Personnellement, j'ai trouvé que c'est aussi le meilleur disque que, que Neil a sorti depuis très longtemps. C'est absolument pas un chef-d'œuvre, il faut être clair là-dessus. Mais c'est le meilleur disque studio que Neil a sorti depuis au moins Chrome Dreams, qui date de 2007. Je lui ai donné une cote de 7 sur 10 à cet album, Psychedelic Pill. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en compagnie d'Anna Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps dans une quinzaine de minutes. Je vais vous parler de ma deuxième nouveauté de la semaine. Je vais vous parler du tout nouvel album en solo de Donald Fagan, Sunken Condos. Mais tout de suite, on va aller écouter Fagan avec son prestigieux duo, Steely Dan. Don't take me alive. <laughs> w i z a d à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai jazz rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89 infâmes. Professeur, vous devez annuler l'examen de demain. Il y a, dans une contrée lointaine, des dragons, monsieur, oui, je vous le jure, des dragons qui sont en colère contre la race humaine, la race humaine qui pollue leur monde. Vous devez annuler l'examen. Ces dragons arrivent et ils vont attaquer l'UQTR. Voyons donc, Max, tu m'inventes n'importe quoi. C'est quoi, après ton chien qui a mangé ton examen, là, il y a un dragon qui attaque l'UQTR. Franchement.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 Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos deux pour un sur la pizza. À 5 minutes de l'université à pied, au 3097 boulevard de des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de 6,99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Et Tabaslak, les comiques!、Euh, vous voulez vraiment embarquer dans une barrique pour avoir des sensations fortes? Et en plus, vous choisissez des chutes Niagara? Oui, oui! On y va. En tout cas, moi, j'y vais. Aaaaaah! Pas du avant-mou, toi,、euh, mon moineau. On dirait que je la sens pas encore. Ok, ok, j'y vais. On se revoit en bas! Non, mais je les ai-tu vraiment eu, ces p l o q u e s l à Tant q u e m b a r q u e r dans une barrique de même, moi, j'aime autant mieux aller à la barrique à Trois-Rivières. On va te dire que c'est la place pour les amateurs de bières de m i c r o b r a s s e r i e québécoises. Les bières importées, en plus, ils ont des bons petits produits du terroir. Moi,、ouais, au lieu de prendre une bonne tasse d'eau, bon, on va prendre un bon verre de bière. Coudon, toi, qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas sauté? La barrique, 41-10-10, boulevard des Forges, Trois-Rivières. Vous êtes a s s e z Fou s pour l'écouter. C'est Fou 89.、Ans. Up a n the Mothers of Invention San Bernardino. Piece qu'on retourne sur leur album One Size Fits All. De 1975, c'est un de leurs albums. C'est un de leurs meilleurs et c'est un de leurs、euh, plus connus aussi. Et juste avant ça, on a entendu le Chicago Transit Authority avec Introduction. La pièce qui ouvre leur、euh, premier album、euh, homonyme. C'est aussi leur seul et unique puisque par la suite, ils ont choisi de s'appeler tout simplement Chicago. En fait, la Société de Transport de Chicago les a obligés à s'appeler juste Chicago.、Euh, c'est par un e 1969 et au début du b l o c on a entendu Steely Dan avec Don t Take me alive, pièce tirée de ce petit bijou, q u est l'album The Royal Scan de 1976. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans, on a entendu, d Donald Fagan dans le dernier bloc avec son fantastique et célèbre duo, Steely Dan. Je vous parle maintenant de ma deuxième nouveauté de cette semaine qui est en fait Le tout nouvel album en solo de Fagan et qui s'intitule Sunken Condos. Quatrième album solo en carrière seulement pour ce fantastique et brillant chanteur et claviériste, qui est, c'est la voix de Steely Dan. C'est une voix très particulière, à la fois frêle et fragile, mais tout à fait originale et inoubliable. je l'aime beaucoup avec Steely Dan, Donald Fagan, mais je suis moins fan de sa carrière solo. Il y a des choses que j'ai aimées sur son premier, The Nightfly de 1982 et sur son disque précédent, Morph the Cat de 2006, des albums qui ont été très bien connus. déporté par la c i i q u Et en e général. celui-ci,、euh, ce nouveau, Sankin Kondos, a aussi reçu、euh, des éloges de la critique, mais encore une fois, il ne m'a pas tellement accroché. Je... c'est pas assez rock, trop pop à mon goût, jazz, pop contemporaine, quant à moi, il, m a n q u e le côté sombre de, Steely Dan. question de vous donner une idée de ce qu'il a l'air, ce nouvel opus de Donald Fagan. Je vous propose d'aller tout de suite écouter ce qui, à mon avis, représente le meilleur morceau du disque, Sunken Condos, Miss Marlene. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l e m a n e s e t la seule à diffuser du vrai jazz rock à Trois-Rivières, c'est fou, 89 FM. A pro Rolls When she was seventeen, w h e t h e straight or hammered, she was best in town. When she released The red ball, all the pins fall down. Can't you hear the balls? Roll Still bold Every s a t u r d a y The、oh, ball would r i v e a movie down the inside line. Can't you hear the balls? Bravo, Can't you hear the balls? b r I miss Molly. I burst i l l bowl and then i s Saturday night. Saturday night. City place. The cat came up so fast, then we saw your laughing face. Can't you hear the boss? Donald Fagan, avec、euh, ce qui est, à mon avis,、euh, la meilleure pièce、euh, tirée de son、euh, nouvel album, Sunk and c o n d o w n s、euh, la pièce Miss Marlene. Je l'ai pas tellement aimé, ce nouvel effort en solo du chanteur et clavieriste Steely Dan.、Euh, je lui ai donné une cote de 6 sur 10. C'est très bien fait, c'est très léché, comme tout ce que Fagan a fait dans sa carrière, mais les chansons sont banales et carrément plates. C'est pas rock du tout. Euh, mais la pochette est très belle, elle,、euh, elle est énigmatique,、euh, comme ce qui se faisait de mieux dans les années 70. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant prendre un virage vers le rock progressif avec ma troisième nouveauté de la semaine, le tout nouveau projet musical de Steve Hackett、euh, qui a fait, je dirais, un、euh, Alfred Hitchcock de lui en reprenant, e、euh, euh, en refaisant certains de ses classiques qu'il a créés à l'époque où il faisait partie de Genesis. C'est la seconde fois qu'il se livre à cet exercice. Le premier disque du genre remonte à, à quelques années, en fait, à 1996. Et selon beaucoup de connaisseurs, ce second volume est beaucoup plus réussi. e s s e u r je ne peux pas juger là-dessus puisque je l'ai pas entendu le premier, mais ce second volume est vraiment très bien. UK、et le、euh, il fils y a d'un e Phil Collins, Simon, q i i a a v r m e t très une belle voix, aussi belle que celle de son père. Il un album u s s i b e l celle Il l e que de père. d'un son s'agit a double sur lequel on retrouve des monuments comme Suppers Ready, Dancing with the Moon l at k n i f e t h e Musical Box, Ripples, mais aussi des pièces plus obscures et surprenantes comme The Lamia, The Chamber of 32 Doors, Fly on the Windshield, Can Utility and the Coastliners, Blood on the Rooftops et Afterglow, ainsi que des morceaux qui morceaux débuts Struck Touch des datent des débuts en solo de Steve Hackett comme、uh, « Tower Struck Down, Please don't Touch et、uh, Shadow of the Hierophant Down Don't Shadow solo of A «».»,«» Comme je l'ai dit, c'est fait avec respect et avec、uh, des, mo des moyens techniques dont les membres de Genesis ne disposaient pas à l'époque、uh, de la création de ces pièces. Ça sonne très bien. J'ai passé un bon moment en écoutant ce disque. Question de vous donner Une idée de ce que ça a l'air. Je vous propose d'aller en écouter tout de suite trois extraits, en commençant par la magistrale Suppers Ready, dont la première partie est chantée par Mike Ackerfeld de o p e t h Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes et la seule à diffuser du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou, 8 9 FM. Walking across the s i t t room, t u r n the television up, sitting beside you. I look into your eyes t h as t the sound of motor cars fades in the night time. Swear I saw your face change, it didn't seem quite right. And it's Hello, me with your guardian eyes. Oh, do w h Hey. With our eyes, a distance falls around our bodies. Out in the garden, the moon seems very bright. Six saintly shrouded men move across the lawn slowly. Seventh walks in front with a cross held high in hand, and it's Waiting for you, hey, but baby, don't you know? our love is true. I've been so far from here, far from your home. It's good to feel you again. It's been a long, long time.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 14 au 17 novembre. Les lundis et mardis des 16h, le Mondo Resto Bar vous offre le sauté asiatique pour seulement 10,99$. Pour un souper d'affaires, en couple ou en groupe, dans un décor à couper le souffle, le Mondo Resto Bar, 120 rue des Forges, Centreville, Trois-Rivières. Visitez-nous sur mondorestobar.com. Le plus gros party spaghetti qu au Québec. C'est un fait, là. Parmesan pas. Parmesan pas. C'est l'est Parmesan pas. On se souvient de cette période d'insouciance où la radio si merveilleuse nous permettait encore de rêver. Avec les Master Pack Series des Best-of de Séphine, on peut revivre tous ces moments de bonheur oubliés. La taille du sexe, on sait que chez l'homme, c'est le symbole de la virilité, tout ça, tu sais, et de l'intelligence. Ouais! <rire> Mais tu sais, nous, qu'est-ce que tu veux comparer Je veux dire, tu sais, on ne peut pas dire, Ah,、oh, tu sais quoi, il y avait 14 cm de profondeur. C'était、ah. énorme. Faites comme moi et synthonisez la fréquence modulée 89,1 sur votre récepteur tous les vendredis des 7 h le matin et les samedis des m i d i Avec le Master Pack Series des Best o m e s de Sifu, series, profitez de trois、really、heures de, de magnifiques de souvenirs de nos émissions quotidiennes. Notre m i s s i o n pour vous, avec vous.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 C'est l'écouter C'est fou Pour fou 89 By the sand, washed by the waves. A shadow falls, cast by a cloud, skimming by. A s e y e s of the past, but the rising tide absorbs them, effortlessly claiming. It's only one who's tired of our singing p r a y i n g We heed not flatterers, he cried. By our c o m m a n d waters retreat, show my power, halt at my feet. But the cause was lost, now cold winds blow. With rage and scorn The waves surround h o p e s l a y dash where offerings fail m o r C'est a u x t i r é de son o、euh, euh, un t o u v e album u u projet m s i c a a m i i t e x sur certains ses chefs-d'oeuvre créés faisait Genesis. C'est lequel qu'il l'époque un u reprend partie il il l de de a a à où b hommage à Genesis intitulé、euh, Genesis Revisited Volume 2.、Euh, ça vient de sortir et sur lequel、euh, Hackett a fait appel à un paquet d'invités prestigieux qui ont été、euh, touchés par la musique de Genesis. On vient d'entendre la très belle, très belle Entangled, chantée par le musicien de rock progressif en anglais, Yako Yaksis, y a k s i plutôt,、euh, qui est aussi accompagné de la choriste et guitariste du groupe de Steve Hackett, Amanda Lehman.、Euh, Entangled, c'est,、euh une chanson que Steve Hackett a composée avec Tony Banks,、euh, semble-t-il, à partir d'un rêve qu'il a fait.、Euh, et juste avant ça, on a entendu Can Utility and the Coastliners, chanté par s t e p h e n Wilson de Porcupine Tree, assez méconnaissable dans ce registre.、Euh, apparemment que c'était sa chanson、euh, préférée sur Foxtrot. Steve Hackett a écrit、euh, les paroles de, de, de cette pièce、euh, à l'époque, qui sont inspirées de la légende du roi Canute de Scandinavie, qui a aussi régné sur l'Angleterre. On a remplacé le mélotron qu'on retrouvait sur la version originale par des parties de violon, jouées par la Britannique、euh, Christine t o w n s h i n Au début de ce long bloc, on a écouté la monumentale Supper's Ready, qui est chanté par plusieurs excellents vocalistes. Au début de la pièce, on retrouve Mike Ackerfeld de Opath, suivi du fils de Phil Colin l Simon, s qui a une voix tout aussi belle que celle de son père.、Euh, il y a aussi Conrad Keeley de Trail of Dead qui chante le troisième mouvement. Francis Donnery de It Bites qui chante、euh, la fin. Et même Steve Hackett lui-même qui chante le cinquième mouvement, la fameuse partie The Flower. J'ai bien aimé cet album sur lequel on rend hommage à tous ces monuments du r é c o r d'authentiques chefs-d'œuvre qui ont marqué l'histoire du rock et son développement de façon très importante. On le voit surtout depuis quelques années avec le métal qui s'est beaucoup raffiné en s'inspirant justement de tous les grands、euh, du rock progressif des années 70 dont font partie, bien sûr. Genesis. Évidemment, la version des relectures,、euh, qu'on retrouve sur ce disque n'égale pas les versions originales.、Euh, il y a même plusieurs mauvaises versions, comme il y a Blood on the Rooftops, qui est complètement raté. e、euh, il y a des chanteurs là-dessus qui sont loin d'avoir le talent de Peter Gabriel ou Phil Collins.、Euh, la reprise de Ripples, par exemple, par Amanda Lehman est embarrassante, mais l'ensemble dégage un respect très profond l'œuvre de Genesis. Je dirais qu'à l'instar de Jimmy Page pour Led Zeppelin, Steve Hackett, il s'avère comme le seul et unique gardien de l'héritage de Genesis à son plus extraordinaire et magique. Je lui donne un 8 sur 10. C'est un très bel hommage. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Anne l a f f a v r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de ma quatrième nouveauté de cette semaine et du deuxième projet musical de Steve Hackett actuellement, le duo Squawk e t qui est composé du bassiste de Yes, Chris Squire, et de Steve Hackett, bien sûr, une association qui aurait jeté absolument tout le monde du rock à terre si elle avait eu lieu dans les années 70, mais qui passe à peu près inaperçue dans les années de Pourtant, cette réunion、euh, de ces deux talents immenses a dû pour enthousiasmer les amateurs de rec progressifs. Leur disque、euh, qui vient de sortir s'intitule A Life Within a Day, une vie en un jour, et il s'agit d'un mélange de Pop rock et de e p r r o g Squawkette s i f genre de mélange à, à la GTR de la à i est un u musical t projet r e de a est m b r e de e y s e e Howe qui mis sur pied dans les années、80. toutefois v qui Squackett sur l'avait mis dans est 80 beaucoup plus réussi que ce qu'avait fait、euh, GTR et qui ont fait un seul et unique disque de type AOR à la fin des années 80 avec les sonorités les plus merdiques de l'époque.、Euh, Squawkette, c'est pas du tout comme ça.、Euh, c'est en fait、euh, la rencontre plaisante, je dirais, de deux hommes、euh, Influent du rock progressif qui combine n t leur bagage musical pour passer un bon moment ensemble. C'est un disque très inégal, à mon avis, sur lequel on retrouve des bons moments, mais aussi des trucs, absolument plates.、Euh, question de vous donner une idée de ce qu'on retrouve de meilleur sur ce disque. Je vous propose d'aller tout de suite écouter trois des morceaux les plus réussis de l'album. A Life Within a Day de Squawkett. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes. Et la seule à diffuser du vrai rock, p r o g r e s s i f à t o i r rivière, c'est fou. 89.fm. Vous êtes dans la dimension rock classique jusqu'à 17 heures. t、yes, On vient d'écouter trois morceaux tirés du disque Life Within Day qui vient de sortir. On vient d'entendre Perfect Love Song qui est une des plus belles mélodies qu'on retrouve sur le disque et qui clôture l'album de belle façon. C'était précédé de Summer Backwards qui、euh, combine les voix à la yes avec l'atmosphère typique qu'on retrouve sur les albums de Hackett en solo. Au début du b l o c on a entendu la pièce titre qui ouvre l'album. Tout à fait typique d'une sy parfaite symbiose musicale du guitariste de Genesis avec le bassiste de Yes sur un rythme lourd、euh, qui est dans la mouvance de ce que Hackett a fait、euh, sur ses premiers albums solo. Voyage of the o c c u l t Please Don't Touch, Defector, rehaussé de parties de guitare solo lumineuse. C'est un album qui va intéresser les fans de rock progressive old school. Les plus enthousiastes.、Euh, personnellement, je lui donne une cote de 6,5 sur 10. Il y a des trucs bien plus essentiels, à mon avis, dans le Prague. Vous êtes à l'émission Raclésique, en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Mardi soir, j'ai assisté au retour de Epica à Montréal. Très belle soirée dans un métropolis quand même assez bien rempli. Du moins, on le voit encore. C'était complètement rempli en haut, mais il restait de la place en bas autour de la console. Il y avait au moins plus de 1500 spectateurs qui ont eu la chance, comme ça, de voir quatre groupes avant les Hollandais. D'abord, les Montréalais Blackguard, que j'ai vu personnellement à plusieurs, plusieurs reprises et qui donnent toujours un spectacle très énergique. Le public de Montréal a l'air de beaucoup les aimer.、Euh, ça a été suivi,、euh, du groupe de metalcore System Divide, qui ont、euh, leurs fervents admirateurs.、Euh, mais je ne suis,、euh, définitivement pas un amateur, moi, du genre, et je ne le serai absolument jamais.、Euh, ça a été suivi,、euh, du groupe finlandais Insomnium,、euh, que je connaissais pas auparavant. Et ils m'ont surpris.、Euh, ils font du death metal mélodique très atmosphérique dans la mouvance de Barren Earth.、Euh, ils naviguent entre Catatonia et Enslave. Ils ont déjà cinq albums studio. Et on va entendre un extrait de leur dernier dans un moment. J'ai trouvé la, la première partie de leur prestation un peu plate, mais les pièces qu'ils ont fait à la fin étaient vraiment bonnes. C'est une découverte intéressante. D'ailleurs, on leur a, le public leur a demandé un rappel. Malheureusement,、euh, il était trop tard et ils sont revenus sur la scène pour dire, on peut pas, mais c'est dommage. Après Insomnium, les pirates écossais de Hellstorm sont venus amuser tout le monde avec leur métal festif. Ils ont l'air d'une bande de c o m i q u e s q u i jouent les clowns sur scène, mais ce sont d'authentiques virtuoses sur leurs instruments, particulièrement le guitariste Danny Evans et le, le chanteur et claviériste Christopher Bowes、euh, qui a présenté les musiciens à la fin du spectacle avant de dire Je m'appelle Chris. Je suis un alcoolique. Et maintenant, amenez-moi au bar avant de, de se jeter dans le public. Il porté l'a porté jusqu'à la b revoir. C'est une finale assez、euh, mémorable et comique à l'image de ce groupe、euh, qui fait de plus en plus d'adeptes dans le monde du métal. Et par la suite, Epica se sont pointés quand même assez tard, 22h30. Et ils ont donné un spectacle fantastique, très métal, comparativement à leur dernier album studio, Ricky Weeham for the Indifferent, qui en a inquiété plusieurs à cause de sa mort. On dirait que pour、euh, compenser cette carence métallique、euh, sur disque, e、euh, u p i c a on t d é c i d é de donner le spectacle le plus éveil que j'ai vu d'eux jusqu'à maintenant, pas de balade, juste des trucs qui arrachent et,、euh, ou des gros canons comme Quietus, Phantom Agony, Cry for the Moon ou Consign to Oblivion, ils ont joué jusqu'à minuit environ,、euh, mention spéciale pour le système d'éclairage qui était vraiment fantastique et,、euh, c'est venu rajouter de la magie à cette soirée extraordinaire pour les amateurs de métal symphonique avec les meilleurs représentants du genre. On va maintenant y aller avec un petit bloc constitué de morceaux parmi les points d'orgue de la soirée. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des Mélamanes est la seule à diffuser du vrai métal symphonique à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. 休み jusqu'à17h。Jusqu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 d 14 au 17 novembre. MirageDautier.ca. Depuis six ans, la m a r i q e s t un magasin de bière situé à Trois-Rivières vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasserie québécoise, des bières importées de différents brasseurs et brasseries du monde entier. Un choix de cidre de pomme, s de paniers cadeaux, de jerky, et sans compter les verres de collection et tous les accompagnements. Leurs judicieux conseils seront vous g u i d e r dans vos choix et votre désir de découvrir. La barrique, 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Au plaisir de vous servir. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos deux pour un sur la pizza. À cinq minutes de l'université à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières.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 Et s Elle avec Rom, un morceau tiré de leur dernier album Back Through Time qui est album Storm tiré Through l'été et Rom paru Back un qui à 2011 juste avant ça, on a entendu Insomnium, un groupe finlandais, Quatuor finlandais, avec la pièce-tite r de leur dernier disque qui est p a r u en 2011, One for Sorrow. Et au début du vlog, on a entendu les Hollandais de Epica avec Martyrs of the Free World. Ça nous vient de leur avant-dernier album Design Your Universe, très très bon disque qui est sorti en 2009. vous êtes à l'émission classique d'Allez Le l'évolution émission entièrement consacrée compagnie entièrement temps. Dans une dizaine de minutes, Faire, racines dizaine travers Dans rock rock en une une aux du du et le de à à Je vais vous présenter une f a c e complète d'un album véné de classique, un classique du hard rock canadien des années 70, l'album Rock'n'Roll Machine du trio Triumph. Mais avant ça, je vous parle de ma cinquième nouveauté de la semaine. Je vous parle du tout nouvel album du collectif de métal symphonique Therian intitulé Les fleurs du、M Un album hommage, si je puis dire, à la chanson française classique. Une chose vraiment étonnante comme ça de la part d'un groupe suédois. On y reprend à la sauce métal symphonique pompeuse、euh, des chansons de Serge Gainsbourg, France Gall, Marie Laforêt, Sylvie Vartan et autres.、Euh, je me suis demandé en écoutant ce disque-là, est-ce qu'ils essaient d'être drôles? Si c'est le cas, ça marche à deux ou trois reprises. S'ils essaient d'être intéressants, là, ça ne marche pas.、Euh, mon ami François Olivier, ici, à la station,、euh, pensait que, pendant que j'étais en train d'écouter,、euh, cet album, il pensait que j'étais en train d'écouter une station de musique religieuse, tellement c'est épeurant par moment. e、euh, question de vous donner une idée du côté ludique de l'affaire.、Euh, je vous propose tout de suite d'aller écouter Euh, deux des morceaux qui m'ont le plus fait rire en écoutant le disque,、euh, Les Fleurs du Mal de Therian. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, et la seule à diffuser du métal symphonique,、enfin, du vrai métal symphonique saugrenu à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1 FM. C'est vraiment、loufoque. On u u f o o vient d'entendre deux extraits du tout nouvel album du collectif de m é t a l symphonique suédois Therian intitulé Les fleurs du mal. On vient d'entendre la reprise Initial Bébé de Serge Gainsbourg. C'était précédé de Poupée de Cire, Poupée de Son, une chanson popularisée par France g a l l dans les années 60. Je sais pas ce que vous avez pensé de ces deux pièces, mais,、euh, moi, au moins,、euh, ça m'a fait rire,、euh, mais j'ai trouvé le reste de l'album absolument insupportable avec, il、euh, y a des reprises comme、Cha、Sœur Angélique ou、euh, Les Sucettes de Gainsbourg. J'ai trouvé ça tellement mauvais que, e u je lui donne pas plus,、euh, que, que, comme quatre que deux. Sur et ça, c'est seulement parce que j'ai ri à quelques moments en écoutant cette pédible expérience. Ça, ça peut être aussi douloureux que de se taper Starmania. C'est peut-être,、euh, peut-être que ce sera le prochain、euh, projet de, de t y r i o n reprendre Starmania. On va espérer que non, mais je vais avoir de la misère, de la difficulté à regarder ce groupe-là de la même manière après ça. 16h05, vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une vingtaine de minutes, je vais vous présenter ma sixième nouveauté de la semaine, le tout nouveau disque des Allemands de Grave Digger. Pour le moment, on en est maintenant venu à la portion de l'émission où je vous présente, comme à toutes les semaines, une phase complète d'un album Véné de Classique. Cette semaine, je vous présente un très bon disque qui est sorti i exactement 35 ans cette semaine, le 3 novembre 1977, soit Rock'n'Roll Machine. « The Triumph C'est très rare que je fais tourner du Triumph ici à Rock c l a s s i q u e parce que c'est quelque chose qui a, en général, assez mal vieilli. Mais leur deuxième album, Rock'n'Roll a d Machine, c'est un petit bijou de, du hard rock canadien des années 70. C'est aussi, à mon avis, le seul album vraiment égal du groupe qui est bon d'un bout à l'autre.、Euh, c'est aussi leur album le plus rock de leur discographie. Par la suite, ils ont pris un virage vers le style AOR. On retrouve un petit côté progressif sur Rock'n'Roll Machine qui rend le disque d'autant plus intéressant. Aujourd'hui, on va écouter la phase 2 au complet de cet album incontournable du rock canadien des années 70, Rock'n'Roll Machine de Triumph. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des Mélomanes et est la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 8 9 FM. You're a classic. Is it just On vient d'entendre la phase 2 au complet de leur album Véné de classique Rock and Roll Machine, paru il y a exactement 35 ans cette semaine, le 3 novembre 1977. On vient d'entendre la pièce titre sur laquelle on retrouve un solo de l'excellent guitariste Rick Emmett inspiré par Heartbreaker de Led Zeppelin. C'est du triumph à son meilleur et à son plus rock. La pièce est interprétée par le batteur Gil Moore. Tout comme la pièce qu'on a entendue juste avant, la reprise de Rocky Mountain Way de Joe Walsh. Un des rares exemples où la reprise surpasse l'original. C'est même devenu un classique pour les amateurs de rock de la fin des années 70, début 80. Au début Au début de cette phase 2, on a entendu la longue pièce à tendance progressive de City, divisée en trois mouvements, soit War March, El Dwande, Euh, a c、euh, On i Mintel s a n LeMand. On t et e ne peut pas dire que、euh, Rock'n'Roll Machine a connu un gros succès puisqu'il n'est jamais monté très haut dans les palmarès et s'est arrêté à la 185e position du Billboard. Mais pour、euh, des milliers d'amateurs、euh, de rock canadien s de la fin des années 70, c'est un authentique、euh, classique qui a marqué une génération de rockers.、Euh, Triumph ont connu beaucoup plus de succès par la suite. Malheureusement, ils ont changé leur son pour、euh, passer à quelque chose de très commun. et moins intéressant pour les amateurs de moins pour rock. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre phase d'un autre album véné classique. Celui-là paru il y a 30 ans. Je vais vous présenter le disque Restless and Wild Accept. C'est donc un rendez-vous. 16h28, vous êtes à l'émission r é c l a s s i q u e en compagnie d'Annelle f e b v r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de ma sixième nouveauté de cette semaine. Je vous parle du tout nouvel album de Gravedigger intitulé Clash of the Gods, un album concept basé sur la Grèce antique. C'est le quinzième album studio en presque 30 ans de carrière pour ce quintet allemand qui fait dans le heavy metal tout à fait traditionnel. Ils n'ont jamais arrêté. La semaine dernière, j'ai mentionné au Dr. Up and Dragon que je n'avais pas eu Le, le, temps jusque-là,、euh, de l'écouter, mais que je l'avais entendu deux fois, mais qu'à première audition, le disque m'apparaissait moins accrocheur que les deux précédents. Eh bien, après écoute attentive cette semaine, je le confirme, Clash of the Gods est très bon, mais je le trouve moins accrocheur que ses deux prédécesseurs.、Euh, néanmoins, ça fait du bien de voir comme ça qu'il y a des groupes、euh, qui persévèrent、euh, malgré les ans et qui continuent,、euh, à présenter des albums de qualité à l'instant d'autres grands du métal comme Saxon ou Accept.、Euh, juste qu'ils soient là 30 ans plus tard à faire du heavy metal de grande qualité, c'est fantastique. La recette est la même, c'est-à-dire du métal carré avec des gros refrains accrocheurs et mémorables avec juste ce qu'il faut d'ambiance pour ne pas lasser l'auditeur. Question de vous donner une idée de ce nouvel o p u s de Gravedigger. Je vous propose d'aller tout de suite en écouter deux extraits Clash of the Gods, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières, c'est fou. 89 FM. <t 'en> Vendredi 2 novembre à 19h au Colisée de Trois-Rivières, assistez au match opposant les Patriotes Hockey d'UQTR à Waterloo. L'admission est gratuite pour les étudiants. Visitez notre site web uqtr.ca. baromique Patriotes. Les Patriotes, une tradition d'excellence. Bonjour, mon nom est Alexandre Dosti et dans le passé, j'ai aussi la chance d'animer l'émission Dans le Trafic avec le très honorable Éric Toulouse et le magnifique Luc Bourque. Ces expériences m'ont appris une seule chose.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 Brave Digger, on vient d'entendre deux morceaux tirés de leur tout nouvel album intitulé Clash of the Gods. On vient d'écouter Wall of Sorrow, précédé de Hell Dog. C'est un bon album de heavy metal, sans surprise, mais tout à fait énergique et d'excellente qualité. Ça vaut un bon 7,5 sur 10. 16h41, vous êtes à l'émission Un c l a s s i q u en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle de ma septième nouveauté de la semaine. Je vous parle du tout nouvel album de Motorhead, un album en concert qui, e、euh, n en fait, est la deuxième partie du précédent de World is Hours Volume 1 qui est sorti au début de cette année. La formule est la même, c'est-à-dire qu'on y retrouve deux CD, un DVD, mais en plus, on retrouve un Blu-ray、euh, qui renferme le concert en entier que le, le trio a donné. à a euh, n en 2011 et des 2011 extraits d Sonic s p euh, r e et d Rock Rio. rempli de classiques, bien sûr, trucs obscurs Over comme C'est classiques, in bien mais aussi de de plus t euh. Top,、uh, Rock o t t e Names of God et One C'est quelque chose s'adresse uniquement aux fans inconditionnels parce retrouve à peu près les mêmes pièces sur ce volume 2 retrouvait sur le premier.、Euh, seule chose notable, ce sont,、euh, que les concerts qu retrouve sur,、euh, le volume en couleur contrairement précédent. Thousand Night Stand. sont ont été of God qu'on qu'on qu'on qui aux sur sur sur fans près filmés à 2 2 d a n s DVD, qui était en noir et blanc. Et, les femmes, dans le public, sont infiniment plus jolies en Allemagne qu'elles ne l'étaient dans le premier DVD, ce qui est vraiment insignifiant comme détail. Évidemment, le prix est très avantageux, vraiment pas cher, parce que pour un DVD, Blu-ray, complet en spectacle et deux CD à moins de 20 dollars, ça vaut vraiment la peine pour quelqu'un qui n'a jamais vu, Motorhead en concert, quoique c'est, pas le meilleur spectacle du trio que j'ai vu. quand même, c'est pas cher. comme introduction à ce groupe légendaire qui en est à la fin de sa carrière. Ils en ont pas encore pour dix ans tourné. Et ils sont,、euh, ils sont quand même relativement en forme. Surtout le batteur Mickey D,、euh, qui est toujours en feu. e、euh, t pour ceux qui ne, n ne, ne, ne savent pas et qui n'ont jamais entendu du vrai rock, eh bien, Motorhead, c'est le groupe ultime du genre. Question de vous donner une idée de ce qu'on retrouve sur ce volume 2. Je vous propose d'aller tout de suite en écouter deux morceaux.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 Underhead、euh, The Dozen Names of God, retrouve sur leur,、euh, tout nouvel album retrouve nouvel leur World is Hours Volume 2. Je devais passer Deux pièces, mais le temps file et、euh, il me reste peu de temps. Alors,、euh, je vous parle maintenant de ma huitième et、euh, avant-dernière nouveauté de la semaine. Je vous parle du tout nouvel album des Canadiens Bison BC, qui est un quatuor de Vancouver, qui fait dans le slage d o o m matiné, comme ça, de Core e de Prague. J'ai bien aimé leurs deux premiers albums, surtout le premier Quiet Earth de 2008, sur lequel、euh, l'aspect progressif était vraiment proéminent. On sentait des influences très fortes des années 70 et un respect profond des racines du rock. Malheureusement, ils ont mis ça de côté sur leur nouvel opus intitulé Lovelessness et sur lequel il sonne comme Mastodon, mais sans la profondeur,、euh, ça fait de Lovelessness un disque beaucoup moins intéressant que les précédents, d'autant plus que le côté、euh, core du groupe ressort plus, ce qui m'a particulièrement déplu. Néanmoins, plusieurs connaisseurs ont apprécié cet album et ils lui ont donné une bonne cote. Question de vous donner une idée de ce que ça a l'air, ce disque. Je vous propose d'aller tout de suite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 Calls p in Dream! Ha h、ah, Bonsoir, t i r r de leur nouvel album Lovelessness, que personnellement, j a i pas aimé. Par contre, mon ami, le docteur Pendragon, a apprécié. Alors, euh, bah, euh, tous les goûts sont dans la nature, n'est-ce pas?、Euh, déjà 16h54, l'émission s'achève. C'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais,、euh, d'abord remercier mon ami,、euh, Simon Fitzbé, l'historien de c e s Fou, pour、euh, les éphémérides du rock. Je rappelle que Simon anime en direct,、euh, l'émission Album Classique, juste avant la mienne, les vendredis à 10h, et l'examen final avec Maxime Tanguay, les lundis en direct à 13h. Dans un moment, ça va être la reprise des palmarès c de s t Fou avec Mathieu Plante et Alexandra Carignan. Par la suite, ça va être Skyponka avec Camarade B pour、euh, les amateurs de punk rock, et,、euh, toujours pour les amateurs de punk rock,、euh, il y a une nouvelle émission,、euh, Les Bonnets Rouges, e、euh, u Ils en sont à leur troisième cette semaine avec,、euh, le fier、euh, Adrien,、euh, qui, euh, qui suit leur le le sont Skoy en cette avec Breton, Ponka tout, à à 22h. Et finalement, à 23h, jusqu'à 2h du matin, ce sera la rediffusion de réanimation avec mes amis, le Dr. Pendragon. sinistrose pour le plus grand bonheur des amateurs de métal. La semaine prochaine, avec c l a s s i q u e je vais vous présenter, entre autres, le nouvel album de Aerosmith, Music from Another Dimension. Je vais vous présenter une face complète d'un album véné de classique du heavy metal des années 80, soit Races e in Wide, des Allemands a c c e、euh, p t dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous présenter un groupe américain des années 70 du nom de Sudden Death. Et évidemment, mon ami Simon Fitzbé sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un r e n d -vous. Je vous laisse avec une dernière、euh, pièce du groupe de métal anglais qui sera en spectacle,、euh, jeudi prochain, en spectacle à Trois-Rivières, au Rock Café, le stage de la rue Fusée dans le secteur c 4 de la Madeleine.、Euh, manquez pas ça, amateurs de métal, parce que c'est vraiment un groupe de qualité qui vient nous visiter à Trois-Rivières. Je parle de Anal Natrak avec、euh, la, une pièce tirée de leur、euh, tout nouvel album Vanitas, pièce intitulée Forging Towards the Sunset. Vous allez voir que c'est assez intense. Je vous rappelle que a l a i Narktrak seront accompagnés d'Obscursus r o m a n t i a et de mon ami Bukaki en première partie. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 11h pour une autre émission classique. Salut!